EATS! Cette émission classique. Je m'appelle Alain l e f e v r e et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Cette semaine, j'aurai encore une fois le plaisir de recevoir mon ami le Dr Pendragon de l'émission Réanimation avec qui nous allons dévoiler comme ça chacun notre liste des 25 meilleurs albums de rock en concert. De tous les temps. Au programme, on va entendre entre autres la musique des o o Led Zeppelin, Deep Purple, Queen, Judas Priest, Aerosmith, Iron Maiden, Rush, Alice Cooper et évidemment Kiss! Euh, rien que des artistes de très haut niveau. Nous allons commencer à vous présenter cette liste dans environ une heure, puisque d'ici là, bien sûr, Simon f i t z b y va se joindre à moi pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, beaucoup de plaisir en perspective. Encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides, mais aussi pour cette émission spéciale en concert. On va écouter une pièce en spectacle d'un des très grands groupes de rock canadien s des années 70. Backman, Turner, Overdrive, Don't Get Yourself in Trouble. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou. 89.FM. Turner Overdrive avec un excellent morceau enregistré en concert, bien sûr. Don't get yourself in trouble. De l'album Japan Tour apparu en 1977. C'était l'anniversaire d'un des membres de ce groupe cette semaine. e f f e c t i v e m e n t l'anniversaire de naissance de Blair Thornton, guitariste de Batman Turner Overdrive. Oui, ce n'était pas le guitariste original. Il est arrivé pour l'album Not Fragile et、euh, il est resté jusqu'à la fin dans les années 70, mais là, il ne fait plus partie du groupe. De toute façon, BTO, ça n'existe plus vraiment. C'est Batman Turner maintenant, mais il ne fait pas partie du groupe. Il est très bon, le disque de Batman Turner qu'ils ont sorti il y a quoi Deux ans, un、mm -hmm. an Oui, c'est très intéressant.、Euh, ouais, c'est Oui, vraiment bon. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b a y C'est l'authentique, le véritable historien de Cifou, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. Et oui, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans l'histoire, la fantastique histoire du rock, souvent très comique. Dis-moi, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine Du 23 au 29 juillet dans le temps. Eh bien, on débute.、Euh, en fait, on poursuit cette journée du 23 juillet après la naissance de Blair Thornton avec Chess Records qui lance Maybelline, le premier simple d'un certain Chuck Berry. Oui. Ça a été vraiment un premier pas dans le monde du rock pour Chess Tout à fait. Records avec cette pièce-là qui était beaucoup inspirée du country par contre. On était loin、oui. du, du, du rock inspiré du blues cette、mm -hmm. fois-ci. Oui. Country pur et simple. Absolument. Maybelline, qui est le nom d'une vache. Oui, effectivement.、Oui. <rire> C'est bizarre comme.、Euh, L'amour.、Euh, comme Chuck...、euh, inspiration, n'est-ce pas?、Oh, oui, Chuck Berry qui déclare son amour à u n e Vache, tout simplement. C'est assez spécial. <rire> Nous avons également, e、euh, n 1963, là, Neil Young, qui participe à sa première session d'enregistrement, c'était à Winnipeg, e、euh, mm -hmm. et, euh, c'est, euh, je m d c'est son premier groupe de surf qu'il avait lorsqu'il était adolescent, mais ça, ça fait partie,、euh, des enregistrements les plus rares,、euh, dans le monde, ça, ça, il avait lancé un 45 tours avec son groupe de surf dont le nom m'échappe, il y avait, je pense, 15 ou 16 ans. Il y a eu p C'est pas de Saltons ou quelque chose comme、euh, ça? Je pense,、mm -hmm. c'est ça, ouais, quelque chose comme ça, et、euh, il avait fait, je pense, 300 copies de ça Vendait uniquement en concert, le groupe, et de ces 300 copies-là, il en reste à peine une dizaine dans le monde. Ça vaut vraiment la plus en chair. Peut-être que les gens ont ça dans leur grenier, là, mais、euh, si on n'était pas dans la région de Winnipeg, en、mm -hmm. plus, c'était assez difficile de mettre la main sur. Je, sur je pense qu'on retrouve、euh, des enregistrements comme ça sur le, le, le coffret d'archives、ah, qui est sorti、euh, il y a deux ans, trois, oui, trois oui, ans. Oui, oui, oui. oui. Que je n'ai toujours pas.、Euh, oui. ah ouais, c'est bon, c'est bon. Il、oui. faudrait q u i l e a e t t e la main là-dessus. Oui, oui. Nous avons également en 1965 la naissance de Saul Hudson, mieux connu sous le nom de Slash,、ah, qui célébrait、oui. donc ses 47 ans cette semaine. Lui aussi a bien fait de changer de nom. <rire> non, a... Ça, ne fait pas très rockstar, Saul. d o n c ça fait beaucoup plus RB, je dirais.、Oui. <rire> c est, c est... Absolument. Ça aurait été particulier.、Mm. Euh, en 1966, c'est le premier ministre de la Grande-Bretagne, grande、oui, Harold Wilson, qui réouvre personnellement le Cavern Club de Liverpool.、Oui. Qui a fait, fini par fermer, par contre. Oui, ça, ça a été、Et、une qui... des nombreux,、euh, de nombreuses séances où on a essayé de le ressusciter,、mm -hmm. mais c'était pour une période de temps limitée. Oui, malheureusement. Aujourd'hui, il、euh, y a un Cavern Club, mais、euh, c'est vraiment pas sur la. Euh, sur le site original, hein, c est, c est même c'est carrément l'autre bord de la, ouais, de la rue, là, mais on a reproduit、euh, quand même assez fidèlement euh, cette, euh, cet endroit mythique, oui. légendaire.、Ben、oui, exactement. <rire> En 1969, c'est le maire de Los Angeles qui avait l'intention de nommer la journée James Brown Day, mais lorsque M. le maire lui-même ne s'est pas présenté à l'événement, le parrain de la Soul a décidé de quitter la journée,、Il、fut donc aussi banal que les autres à Los Angeles. C'est pas fort, ça. C'est assez particulier de la part d'un élu. <rire> c'est、ouais, quoi le but de faire ça? Là? De, dans le fond, c'est d'honorer un artiste, mais aussi c'est de. Euh, se faire voir dans les médias. Oui, oui, exactement. Et là, c'est quand même assez négatif lorsque <rire> la personne ne se présente même pas. <rire> en effet, en effet. En 1979, une escarmouche se déclare entre le promoteur, plutôt Bill Graham, et le gérant de Led Zeppelin, donc plutôt. Le promoteur Bill Graham, le gérant de Led Zeppelin et John Bonham,、mm -hmm. euh, qui étaient、euh, donc. Alors que les deux Britanniques, oui, ont attaqué trois des employés de Graham au Oakland Stadium. Grant et Bonham, donc、euh, le, le, Peter Grant, le gérant de Led Zeppelin et John Bonham, ont été arrêtés pour avoir initié la bagarre. Le concert d'Oakland mettait en vedette Led Zeppelin et Judas Priest. Oui, c'est un, un bon Bill, hein? Oui, c'est un bel affiche.、Euh, mais c'est plus qu'une escarmouche, hein? C'est. C'est carrément une très, très grosse volée là,、mm. que, euh, que John Bonham a donnée avec、euh, Peter, Grant Peter Grant à、oui. un employé de, de Bill Graham. Ça n'a même pas d'allure. Ils l'ont sérieusement moché. Euh, Ils e c r o y a i t tout permis ce temps, dans, dans、ah, ce、oui, temps-là.、Oui. Et、euh, ça, malheureusement, c'était le, le dernier spectacle que les Zeppelins ont donné en Amérique du Nord.、Euh, ça, ça fait donc 35 ans cette semaine. Et on en、vrai. parle encore, donc c'était exceptionnel. <laughs> oui, c'était incroyable. <rire> Par la suite, en 1989, Ringo Starr débute sa première tournée avec son All-Star Band. On retrouvait alors dans la formation Joe Walsh, Billy Preston et Clarence Claremont. Oui. c l e m o n s qui est le saxophoniste de, de, de, du E-Street Band, oui, le groupe de. Bruce Springsteen. Petite、ouais, difficulté ce matin. <rire> ce qui est intéressant avec les All-Star Bands, c'est toujours, on a Ringo Starr donc, qui va jouer et chanter ses propres pièces, mais les autres、mm -hmm. membres de son All-Star Band qui ont fait partie de, de grands groupes vont aussi reprendre leur,、ouais. le, leur grand succès. Oui, c'est、euh, ça qui rend la chose intéressante parce que Ringo, il n'y pas assez il、euh, a pas assez de succès pour <rire> remplir、euh, un spectacle comme ça d'une heure et demie, deux heures de, de façon satisfaisante. Alors, il y a recours comme ça à des, des l e s artistes établis,、euh, souvent des has-beens,、mm -hmm. euh, mais ça rend le, le spectacle très intéressant. Quand je les ai vus,、euh, Ringo et son Star, star Band,、euh, c'était、euh, Greg Lake qui、mm -hmm. euh, jouait、ouais. de la basse, donc、ouais. il a interprété des pièces de Mercenic Palmer et de King Crimson. Il、mm -hmm. euh, y avait Yann Hunter, y a n Hunter de, de mode de Hoople, alors、ah, c'était、ouais. très bon. Euh, et il、euh, y avait, comment s'appelle ce claviériste? Il faisait de la p o p dans les années 80. Ça, c'était moins bon.、Euh, ah, ça, v a r contre, c e、euh, J'ai oublié son nom,、là. Howard Jones, Howard Jones.、Mm -hmm. Ça, ça c'était moche, cette partie du spectacle. Mais、euh, la partie avec Ringo, c'était très sympathique. Ah, j'imagine a u s Et、euh, comique.、Euh, C'est une très, très belle soirée. Elle va être intéressante. <rire> Et nous terminerons en 2003, cette fois-ci, avec le décès de Bobby Thompson, directeur de tournée d'Asie o s b o r n e depuis les années 1980. Ah, lui, il a dû en voir de toutes les couleurs.、Oh, effectivement.、Mm -hmm. Ça devait être.、Euh... Non, ça doit être u n C'est un job horrible, ça, être directeur. De tourner de Z. <rire> ah, il faut le suivre partout, vraiment s'assurer qu'il soit en état parce que. C'est ça, c'est épouvantable, ça, comme, comme employé. <rire> J'espère qu'il était bien payé. d u i sûrement. <rire> Ce qui nous amène au 24 juillet. Effectivement, il nous débute en 1961 avec la naissance de Paul Gehry, batteur d'Extreme, qui célébrait ses 51 ans cette semaine. Ah,、oh, « Extrême. C'est tellement pas extrême. Hein, ça, non, Pourquoi ils sont établis qui... comme ça? C'est une bonne question. Probablement qu'il y avait peut-être des débuts un peu plus extrêmes, justement. Extrêmement ce sont... moche.、Oui. <rire> C'est、oui, ça, il,、voilà. manque, il, manque, il manque le, le, le beau e e x a c t moche. e n t m Exactement. Ça a été extremely lame. <rire> à la suite, en 1964, une émeute se déclare alors que les Rolling Stones donnent un concert à Blackpool. Oui, c'était été... assez. C'était un star et mode, là. C'était pas la mode, c'était.、Euh... On pourrait dire que c'était la mode, mais c'était quelque chose de tout à fait euh, normal, euh, banal. <rire> pas banal, mais ça arrivait à presque tous les concerts、mm -hmm. des Stones, hein,、mm -hmm. des émeutes、euh, à cette époque-là. Les gens commençaient à se battre et、mm -hmm. euh, c'était parti. <rire> En... C'était d e s Bad Boys. Oui, oui, exactement. Ben oui, ça attirait également un public、euh, du même genre. Curieusement,、euh, même s'ils avaient l'image de Bad Boys et Ringstone s et que les Beatles,、euh, eux, avaient l'image de bons gars, là, de, de petits gars tranquilles, ben d a u t r e s c o n t r a t s dans la réalité. <rire> Les, Be Les Beatles étaient assez bad boys. Exactement.、Oh, oui, oui. Mais c'était l'image, vraiment un très bon contrôle d'image qui a été oui, fait. Oui, tout à fait. d a part de Brian Epstein. Et de, du côté des Stones, c'était Andrew o l m a n Oui, exactement. Par la suite, en 1965, eh bien, Bob Dylan fait un véritable scandale lors du festival folk de Newport, alors qu'il présente pour la première fois un concert électrique. Il est à la fois hué par la moitié de la salle, mais applaudi de l'autre moitié.、Euh, donc, il y a des gens qui étaient prêts à voir、euh, le, le style、euh, évoluer. Oui, c'est、euh, ça. Pour rejoindre le, le, le rock'n'roll. C'est probablement pour ça qu'il a fait, qu a fait au, au festival de Newport. C'était pour essayer d'ouvrir、euh, euh, les portes.、Euh, Exactement. ouvrir les horizons, parce q u i l faut dire, selon le festival-là, c'est, c'est quand même assez, c'était, en fait, du moins, à l'époque, assez conservateur. Ah oui, absolument. l e s gens avec la petite coupe en brosse, l e s chemises, cravates, qui allaient s'assir、mm -hmm. sur, euh, et regarder dans la véranda, l e s les, musiciens qui jouaient de la guitare ou du banjo.、Mm -hmm. Et vraiment, on e s s a y a i t l e s jeunes qui fumaient la pipe.、Euh, oui, qui fumaient la, la pipe comme, avec comme du tabac dedans. De, de, <rire> oui, exactement. Alors, C'était de, de, de génération en génération. Nouvelle-Angleterre, ça a été toujours leur. C'est encore un peu comme ça, d'une certaine façon.、Là. On revient à ce, cette belle époque du f o l x C'était un、dire. public aussi un peu、euh, ben, universitaire. Les... Oui,、euh, c'était、ouais, la musique intellectuelle comparativement、euh, à ce qu'on avait dans le sud avec le bluegrass, qui était、mm -hmm. beaucoup plus. Ben, Pas le même genre de musique, mais ça se rapprochait beaucoup du folk, de la Nouvelle-Angleterre.、Euh, mais au bluegrass, c'est beaucoup moins les textes, c'est beaucoup plus les harmonies vocales, les, les, les, les instrumentations qui sont à regarder, à entendre plutôt. Alors que du côté、euh, de, de la, du folk du Nord, c'est beaucoup plus les paroles hein, qui sont, sont mises de l'avant. Et la tradition、oui. aussi. Donc, ça a beaucoup fâché. Oui, ça a、ah, beaucoup du fâché que Bobby r a r t i du public. Oui, exactement. Mais par la suite, les années d'après, je pense qu'il avait refait ça. Ça, c'est en 65. Il me semble qu'il était allé en 66. et Il était seulement électrique et les gens avaient quand même. Il en était revenu, là. Oui, oui, exactement. Ouais. En 1972, c'est Bobby Ramirez, batteur pour r l'Edgar e w i n t Edgar Winters White Trash,、ouais. qui est、euh, assassiné pendant une bataille générale à Chicago. Oui, c'est terrible ça. C'est assez terrible, effectivement.、Mm. Vraiment l o u r e u x En 1974, T-Rex est au numéro 1 du palmarès avec, bien sûr, son très grand succès, g a l l l a n d Oui. q u fut、euh, pour le groupe、euh, vraiment salvateur aux États-Unis, surtout parce que T-Rex n'avait jamais eu de succès aux États-Unis et g a l l l a n d fut le seul numéro 1. De T-Rex en terre américaine. En Angleterre, par contre, c'était La Folie déjà.、Oui. C'était un groupe très, très、euh, qui a influencé plusieurs、oui. musiciens. Qui qu avait un, un, aussi un public、euh, très très jeune. Oui, e u s e m e n t près d'eau. Exactement. Oui. Oui. Mais c'était bon, par exemple. C'était très bon.、Oui. J'adore encore、mm -hmm. écouter、euh, Electric w a r r i o r qui est un excellent、mm -hmm. album d où d o u est sorti g a l é d a n n e En 1978, c'est la première du film Sgt. Pepper's Lonely h e Arts Club Band, dans lequel on pouvait retrouver plutôt les Bee Gees, Peter Frampton et bien d'autres. Tu as déjà vu ce film? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ce film-là, finalement? C'est une aberration incroyable. C'est fou t le voir. C'est un peu comme Ed Wood. C'est tellement mauvais que ça en devient divertissant. Oui, non, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est atroce, c'est atroce, atroce. C'est épouvantable. C'est. <rire> Effrayant.、Ah, J'ai m i s hâte de le voir. Surtout、ah. que lorsque Billy Braxton chante Get Back, là, Ah oui? c'est wow.、Ah, J'ai hâte de, de jeter un œil et de regarder oh. ça.、Oh, oui, c'est <rire> ce que les années 70 ont produit de, dans le pire.、Ah, oui. oh, vraiment, <rire>、oh, oui, oui. ça va être intéressant、euh, à, à regarder. En 1980, cette fois-ci, via le chanteur des Dead Kennedys, Jello Biafra, oui, annonce son intention de se présenter comme maire de, de San Francisco. Il arrive quatrième. Sur combien?、Euh, C'est une bonne question. Je pense qu'il y a quand même quatrième, probablement sur cinq ou six, là, parce qu'il ne doit pas y avoir seulement les républicains et les démocrates qui se présentent à la mairie de San Francisco. D'ailleurs, qu'il soit arrivé quatrième, ça, ça, ça sous-entend qu'il y a plus que deux, deux、mm -hmm. candidats. Euh, Jello Biafra, qui est un personnage. tu sais, c'est pas、euh, si mal, tu sais, s'il y en avait 21, mais. Oui, là, e s t ça. i l y en avait 4, ben. C'est ce qui est assez particulier. <rire> Jello Biafra, c'est quelqu'un d'assez particulier, hein. Lorsqu'il y avait eu là, le fameux scandale du PMRC et des,、euh, c'est-à-dire des paroles vulgaires et、mm -hmm. tout, lui, il n'était pas allé au congrès à Washington, euh, mais euh, il était allé se défendre directement en cours parce qu'on le poursuivait pour,、euh, donc, l e n g a g e m e n vulgaire sur ses albums et tout ça. e、euh, t il est allé、euh, se défendre lui-même,、euh, sans avocat. Euh, en cours. Donc, il、euh, avait gagné, je pense.、Euh, il y avait une émission de radio aux États-Unis qui avait refait. Il、euh, avait réuni le. le, le c'est-à-dire le, le Jello Biafra et le, le procureur qui le poursuivait donc,、euh, au nom de, de, de, de la ville ou de l'État.、Euh, et euh, finalement, le procureur avait dit Mon fils écoutait la musique des Dead Canadies. Donc, c'était un peu spécial pour moi de te poursuivre, mais bon. Et il avait réussi vraiment à très bien se défendre. C'est、ah. un personnage particulier. Et, et, et c'est particulier aussi,、euh, de, c'est farfelu ça, des,、euh, des poursuites comme ça?、Ah、oui, oui, franchement. Et de t o façon, o peut dire aussi,、euh, les, les, les Dead Kennedys étaient、euh, un groupe qui avait provoqué, hein, surtout à cette époque-là, où le punk en, aux États-Unis est en mutation, si on veut, pour rejoindre ce que les Anglais avaient fait au niveau entre autres, de la, pro de la provocation et de l'image. Donc, oui, c'est un peu n'importe quoi de p o u r s u i v r e comme ça. Et c'est ce qui nous amène en 1990, qui terminera la journée du 24 juillet dans les éphémérides. Et bien, une curieuse poursuite contre Joe d u s p r i e s s'ouvre à Reno, justement, parlant de poursuite.、Euh, bien sûr, Reno, c'est dans le Nevada. Et、euh, le groupe est poursuivi, en fait, par un couple qui les accuse d'avoir poussé leurs enfants à se suicider、euh, grâce à un message,、euh, des messages subliminaux qui se trouvaient sur les albums. Ça aussi, c'est complètement farfelu.、Ah, c'est ridicule.、Euh, D'ailleurs, je pense que le juge a, a, a avorté le procès.、Oh, comme oui, c'est ça. En a été disant, avorté. Complètement stupide, ça. ça a été avorté. Qu'est-ce qui peut passer dans la tête de parents comme ça, de poursuivre un groupe de rock suite、euh, au décès de, de leur enfant? C'est particulier. De, de, de penser que le, le, les responsables, c'est un groupe de rock anglais. Et Rob Alford avait dit pourquoi est-ce qu'on mettrait des, des messages subliminaux pour que les, nos fans se suicident Ils a c h è t e r o n t plus nos albums, c'est、oui. pas logique.、Oui, d'ailleurs, il avait ajouté que lorsqu'ils ont enregistré ce disque-là, ils étaient très pauvres. C'était l'album Stained Glass.、Mm. Euh, la pièce sur laquelle il y avait de supposés messages subliminaux, qui disait juste un do it, qui ne veut pas dire grand-chose non plus. Non,、euh, c C'était la pièce de Better by You, Better than Me. Une reprise de Spooky Tooth. En plus. Et c'est ça, Alfred a expliqué, quand on a e n r e g i s t é cet album-là, on était très p a u v r e on n'avait pas beaucoup d'argent pour rester en studio longtemps, alors il n'était pas question de mettre des messages comme ça, et c'est complètement stupide là, de, de mettre des messages qui f e r a i t que des gens qui achètent leurs disques décèdent. C'est vraiment assez surréaliste. s e x t r a o r d i n a i r surréaliste. C'est un des grands classiques、euh, du rock et du m é t a l l'album s t a i n l e s s C'est、ouais. un des meilleurs albums de, de, du genre de proto-metal. Non, c'était du m é t a l C'était pas du p r o t o m é t a l c'était du m é t a l Judas Priest, qui est le seul, le premier groupe à avoir vraiment revendiqué. Le terme、euh, être fier de. de, de qu'on leur appose le terme heavy metal.、Mm -hmm. il, il, de, ce, ils sont les fiers porte-étendards de ce style. Parce qu'avant ça,、euh, comme je le disais cette semaine, j'ai écouté、euh, Metal Evolution,、ouais. euh, l'excellent le, le, documentaire, série de documentaires de Sam Donn,、euh, sur lequel il fait un historique et même la préhistoire du métal. Il va même chercher Dick Dale. Imagine-toi. Il est allé chercher Dick Dale.、Ah, euh, oui, il, il il a h o u c i c k a l e Il est allé c e r c h e d l e i e s u r f Pour.、Euh, <rire> Parler parce que c'est une des premières influences, c'est un des premiers guitaristes à avoir joué、euh, méchamment de guitare. Euh, donc,、euh, c'est ça.、Euh, il faisait,、euh, Sam Donn, dans, dans sa série, fait, fait ressortir le fait que、euh, les premiers groupes à qui on a imposé l'étiquette métal,、euh, du moins p r o t o m é t a l Led Zeppelin,、euh, Black Sabbath et Deep Purple,、euh, ne se considèrent pas eux-mêmes comme des groupes de métal, alors que Judas Priest, eux autres, fièrement, Euh, se disent heavy metal. Et on va aller écouter un, une version spectacle, bien sûr, parce qu'aujourd'hui c'est spécial en concert,、euh, d'un des classiques qu'on retrouvait à l'origine, qu'on retrouve encore sur l'album s t a i n l e s s la pièce Beyond the Realms of Death. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock et du m e t a l à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. Version en concert de I'm a Man qu'on retrouve sur leur coffret Smoke Stack Lightning Volume 1 de 1991. Bien sûr, ça a été enregistré au milieu des années 60. Au début du bloc,、euh, juste avant ça, plutôt, on a entendu Judas Priest avec、euh, la version en concert de Beyond the r e a m s of Death qu'on retrouve sur le disque Touch of Evil qui est paru, lui, en 2009. Vous êtes à l'émission Raclassique en compagnie de Simon Fitzbé. Et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est rendu aux éphémérides du 18, 18 du 25 juillet. Effectivement, 25 <rire> juillet. Nous débutons en 1943 avec la naissance de Jim McCarthy, batteur des Yardbirds et également batteur de Renaissance. c e s t v r e r ses 69 ans cette semaine. Oui, les Yardbirds, groupe de. Hard rock, blues rock anglais、mm -hmm. ouais. euh, des années 60, et Renaissance, un groupe、euh, rock progressif euh, qui euh, mélangeait fortement、euh, la musique classique. Alors,、euh, rock, ça, ça a beaucoup changé.、Euh, ouais. euh, C'est devenu assez,、euh, sans dire commercial, hein, pas loin ouais,、euh, avec un, le temps. Ouais, malheureusement.、Mm -hmm. Nous avons également en 1950, la naissance de Mark Clark, bassiste pour Mountain ainsi que Uriah Heep, qui célèbre ses 62 a n s Il n'y a pas d i t e l e longtemps, Mark Clark, parce que je n'ai、euh, pas de souvenirs、euh, de lui dans Uriah Heep et dans Mountain. Mais écoute, le bassiste de Mountain, c'est Felix p a p i l l a r d i alors、euh, Il est arrivé après, sûrement, mais pas longtemps. C'est un bassiste de remplacement. Oui,、ouais, sûrement. parce que Sérieusement, je ne le connais pas. Et je n'ai aucune idée sur quel album de Uriah Heep il aurait bien pu jouer.、Hmm. Aucune idée. non, non plus, malheureusement.、Mm. Donc, également en 1958, la naissance de Thurston Moore, bass,、euh, guitariste plutôt de Sonic Youth, célébré ses 54 ans cette semaine. Oui, lui、là. est beaucoup plus connu. Oui, oui effectivement. Ben, du moins dans l'underground. Oui, c'est、mm. ça. C'est le plus connu également de Sonic Youth.、Euh, ça, ça a été le leader. En fait, c'est toujours le leader de la formation,、euh, malgré qu'on ne sait pas comment ça s'en va là, du côté de Sonic Youth, parce qu'il était là-dedans avec sa f e m m e qui se sont séparés、mm -hmm. euh, il n'y a, a, a même pas six mois de ça. Donc, est-ce que le groupe va continuer? On p e u t s e poser la question. En、mm -hmm. ah, Ils ne vont peut-être devenir comme Fleetwood Mac. Oui, bah c'est ç Mais, mais, mais, mais、euh, contrairement à Fleetwood Mac, c'est un groupe de b u g u i t i s t e s alors. Bon, effectivement. <rire> c'est plus é t a n c h Thurston Moore a aussi plusieurs autres projets, donc、mm -hmm. il peut continuer sa carrière sans grand problème. Oui. En 1966, c'est Eric Clapton qui joue,、euh, qui joue avec les Beatles, alors qu'il est invité avec,、euh, donc, à jouer la guitare solo plutôt pour la pièce Why My Guitar Gently Weeps de George Harrison sur l'album Blanc. C'était la première fois qu'un musicien,、euh, je dirais, connu、euh, participait à une session d'enregistrement des Beatles. Oui, effectivement. Et、euh, une chance qui est de là, ça a rajouté vraiment une profondeur à cette p i è c e Oui, absolument. Et puis,、euh, tu sais, ça, ça a un peu aussi brisé la. L'atmosphère glauque euh, euh, qui entourait les sessions de l'album Blanc. Exactement. Ça a mis un peu de soleil dans, leur, dans, dans, dans cet album. <rire> qui, qui est excellent, qui, qui, qui est mon préféré, mais qui a été conçu quand même dans des circonstances、euh, un peu m a c h e s Oui, oui, oui,、ah, oui vraiment. Donc, c est, c est, c、euh, on ne se parlait pas beaucoup à cette époque-là. C'était un, un peu dommage.、Là. Le début de la fin. Oui, vraiment,、euh, c'est ce qui est très malheureux pour ce qui est des Beatles, donc、euh, avec l'album-là, mais ça reste、euh, sans, sans, sans aucun doute un des albums les plus intéressants. En 1967,、eh、bien, une pétition demandant la légalisation de la marijuana est annoncée dans le London Times. Elle est signée par les quatre Beatles ainsi que leur manager, Brian Epstein. Surprenant.、Hein? Oui, très <rire> surprenant. C'était moins d'un mois avant que Brian Epstein, malheureusement, décède、ouais. euh, donc, euh, à cette époque-là. En 1969, Crosby, Stills, Nash Young donnent leur premier concert au Fillmore East de New York. Oui, ça d o t être un très bon concert. Oui, absolument. Et quelques jours plus tard, eh bien, ils sont allés à、euh, Woodstock. Ça, c'était、oui. leur deuxième concert. <rire> Où ça a été、euh, sur film, c'était Crosby, Stills et Nash. Et sur album, c'est Crosby, Stills, Nash et Young. Oui. Et ça, c'est assez particulier. Oui, oui, mais c'est ça. Pas des gens ne le savent pas, là, mais Neil Young était là, mais il a décidé de ne pas apparaître dans le film. Il refusait d'être filmé. C'est ça.、Oui. Alors,、euh, on a cadré juste, on oui, l'a enlevé de l'image. o u s c'est ça. C'est ordinaire. C'était sa décision à ben, lui. C'est très étrange. Ouais, exactement. En 1970, cette fois-ci, ce sont Chicago qui lance n t 25 or 6 to 4. Oui.、Euh, donc, qui,、euh, qui se retrouve sur le second album, la Formal. Second album, on peut dire aussi le premier parce que c'est le premier sous le nom premier, Chicago. Oui, effectivement. Oui, c'est v Donc,、euh, c'est album、euh, homonyme. Mais、euh, deuxième, album. deuxième album de Chicago. C'est c o i q u é Qui était Chicago hein, Transit Authority,、compliqué. mais on、ouais. a dû changer de nom à cause、ouais. d'une poursuite de la compagnie du même nom, en fait.、Ouais. C'est très compliqué. <rire> C'est un <rire> classique. En effet. 2 or 624, mais le deuxième premier album de Chicago. Et tout ça est classique. Exact. En 1971, les Beach Boys lancent Surf's Up, leur plus gros succès commercial depuis l'album Pet Sounds en 1966. Le réussite s e h t ici au 29e rang du palmarès des ventes de disques, ce qui était quand même assez incroyable, considérant que les Beach Boys, à l'époque, c'était、euh, une pâle image de ce que c'était、oui. en début des années 60. Mais dis-moi, Simon, cette pièce-là, Surf's Up, qui devait、euh, faire partie、euh, de Smile,、euh, n'est pas sortie en 45 tours avant l'album?、Euh, non. Jamais. Non, ça n'a pas été lancé. Ça, ça devait. Ça, ça a, a pris quatre ans donc avant、ouais. que ça ouais. paraisse. Oui, ça a、oh. été projeté pour être lancé, mais Brian Wilson ne l'avait même pas terminé, en fait. Et la version qu'on entend sur cet album-là de s u r f s u p c'est une version chantée par Carl Wilson, avec Brian Wilson qui est venu aider un peu.、Euh, c'est une des dernières pièces, d'ailleurs, de l'album Smile à être lancée.、Euh, mais c'était une des pièces les plus attendues parce qu'il y avait eu,、euh, et c'était Leonard Bernstein qui avait,、euh, qui avait interviewé Brian Wilson et il avait joué cette. C'est une partie de Surf Sup en 1966. Et donc, les fans des Beach Boys attendaient encore cette pièce-là, qui finalement est arrivée、euh, en 1966. Cinq ans après. Oui, exactement. Ouais. Et c'est considéré par plusieurs comme、euh, la, la plus grande pièce des Beach Boys jamais enregistrée. C'est p a r u dans une pochette d'album.、Euh... assez trompeuse. Oui,、ouais. on dirait une pochette de Bolly Hatchet. t Exactement, <rire> oui. Un... En fait, c'est un, un cavalier qui se fait、euh, poignarder. De... Pas poignarder, mais qui、empalé. se fait empaler. Empaler, oui. Exactement, par une lance. Quand on voit ça, on se dit, waouh, les Beach Boys sont devenus、euh, métal, parce que <rire> c'est une pochette métal. Oui,、oh, effectivement. C'est quelque chose d'assez sombre pour un album, pourtant qu'il ne l'était pas tant que ça.、Mm -hmm. u n e Pochette inappropriée. Exact. Mais c'est une très belle pochette.、Oh, m a、oui, inappropriée s、oh、i、oui. pour les Beach <rire> Boys. Effectivement. En 1980, Kiss présente son nouveau batteur, le renard Eric Carr, en remplaçant de Peter c r i s s qui a quitté le groupe quelques mois auparavant. Oui.、Euh, Eric Carr, qui était un bien meilleur batteur hein, que Peter c r i s s Oui. i l e s t meilleur, mais qui n'a jamais eu l'envergure、euh, du premier. Non, non. Ben, tout simplement parce que ce n'est pas le. b a t a i l l o r i g i n a l Non, c'est ça.、Ouais. Mm. Il, il y a un peu plus de mal à se faire une place. J'ai trouvé ça particulier, mais intéressant et même, même brillant de la part de, de Sam Dunn dans le documentaire m e t a l Evolution.、Euh, de, à la place d'aller interviewer, comme d'habitude, Paul,、euh, Paul et, Stanley ouais, ouais, ouais. et Gene Simmons, qui eux passent leur temps à parler contre tout le monde,、euh, ils sont allés chercher、euh, Peter Griss et、euh, Ace Riley. e Oui, ça aussi, j'ai vraiment apprécié.、Ouais, c'est vraiment cool, ça.、Et、Parce que pour une fois, on a une autre perspective.、Là. De la chose. Comme par exemple, ben, il riait beaucoup de, de, du fait que Peter Christ, lorsqu'il est arrivé avec Beth, une balade,、mm -hmm. les, les autres,、euh, surtout g e n et e Paul, ne voulaient pas mettre une balade sur l'album. Finalement, ça a eu beaucoup de succès. C'est une pièce que moi, personnellement, je n'aime pas du tout, là, Beth, là,、euh, mais ça a eu beaucoup de succès. C'est aller chercher un, un autre public, je dirais. Ça les exposait vers un, un public plus large.、Euh, Mais par la suite,、euh, lorsque Postani est arrivé avec sa pièce disco, I was made for loving you, ben là, il n'y avait pas de problème, mais là, Peter Chris disait, ouais, vous voulez pas faire une balade, mais vous êtes prêt à, à faire du disco. Et, et、euh, c'est très drôle parce qu'on r e m o n t e le vidéo que j'avais e n pas vu depuis、euh, mon enfance, probablement, là, I was made for loving you, lorsqu'il fait sa petite voix dans le milieu, dans le bridge,、mm -hmm. Et c'est complètement ridicule. Oh、oui. Ah oui, m a i s C'est une pièce qui est, qui est assez ridicule. Merci,、oh、oui, absolument. Et c'est ça, Ace Frehley, dans son autobiographie, disait que ça l a v a i t tellement démotivé. Euh, que Kiss sorte, I was made for loving you, qui s'en est comme jamais revenu. Et c'est ce qu'il répète un peu dans le documentaire de Sam Dan. Tu vois ce que j'aime aussi d'ailleurs dans le film Detroit Rock City, là, où、euh, c'est des jeunes qui sont voir un concert、ouais. de Kiss, où ils、euh, s'en prennent、euh, à des discos qui étaient、ouais. qui, sur la route qui, qui chantaient du Abba.、Ouais. Euh, et euh, qui euh, <rire> finissent par se battre avec eux autres et ils disent Vous allez voir, un moment donné, Kiss vont faire des tunes de d i s c o tellement que c'est populaire et on ne dit jamais <rire> Kiss va faire du disco. Et.、Euh, Finalelement, ça, s e s t、ouais, trompé. Malheureusement, ça a été l e c a s e n 1981, cette fois-ci, un concert de Bob Dylan tourne à la tragédie alors qu'un adolescent tombe sur une série de câbles électriques et meurt électrocuté. Au même moment, un autre fan tombe du mur sur lequel il était grimpé et meurt quelques temps plus tard à l'hôpital. c o n c e r t de Bob Dylan. Oui, effectivement. Aussi、euh, meurtrier. Ça a été, il était,、euh, en fait, il y a eu des problèmes de sécurité tout au long. l e s gens qui montaient justement sur,、euh, se perchéaient sur des, des, des, des balcons, des trucs comme ça pour mieux voir. Et ça a donné、euh, ce, ce, ce, ce malheureux incident. En 1984, le corps de Big Mama Thornton, chanteuse qui a enregistré la première version de Hand Dog, est retrouvée sans vie dans une maison d'accueil de Los Angeles. Elle avait seulement 57 ans. Dans une maison d'accueil à 57 ans? Ouais. Ah, mais ça devait être un HLM, dans le fond, parce qu'elle n'a pas connu une carrière. Non,、euh, ils se sont restés tous pauvres. Oui, c'est ça, exactement. Lucien, de, Elvis de blues, et les、euh... autres ont fait、euh, un tabac avec、mm -hmm. leurs pièces, mais、oui. euh, malheureusement, eux ont vécu、euh, très, très pauvrement. C'est très triste.、Hein. Oui. En 1999, c'est l'apocalypse sur le site de Woodstock, 1999, alors que le, le, la foule met le feu aux déchets et autres objets contondants.、Euh, le rappel des Raddle c h i a p Peppers、euh, a même dû être retardé, alors que la tour où se trouvait la console de son prend feu. Oui, C'était vraiment assez épouvantable, mais c'est la raison pour laquelle il n'y en a plus jamais eu, d e festival de Woodstock, parce que je me rappelle avoir vu une entrevue avec、euh, Mike Lang, là. Michael Lang, avant le, au début du festival, il disait On a l'intention d'en faire peut-être un événement annuel ou、hum. du moins à tous les cinq ans. Euh, et puis là, c'était e r a i m e n t épouvantable là, parce qu'il、euh, y a eu.、Euh, ça, ça, ça, ça. On parle de, des incendies comme ça, et de, de, de, de vandalisme, là, mais il y a eu des viols aussi. Et puis,、euh, c'était、ah, vraiment ouais, épouvantable. C'était le contraire là, de, de trois jours de paix, d'amour et de musique. C'est ça, exactement. On a eu、euh, Burning Man、euh, par la suite qui a é t é r e m p l a c é au niveau de l'esprit. En, 1900, en 2000, oui, 2003,、euh, Pete Doherty, chanteur des Libertines,、euh, est responsable de la déchéance d'Amy Winehouse et Kate Moss est arrêtée pour intrusion légale dans un appartement de Londres. D'ailleurs, tu vois, Pete Doherty, faisait partie du documentaire q e l e d e r n r Oui, la BBC, le, le dernier. dernier il、semble. disait que finalement, c'est un gars qui. Qui n était pas un vrai musicien dans le fond, qui voulait juste être connu. Et、euh, c'est pour ça aussi qu'on ne parle plus vraiment des libertines ni de Pete d o h e r t y maintenant. <rire> en 2003, un vidéo amateur de John Lennon imitant un babouin alors qu'il était étudiant est vendu aux enchères pour 53 700 Bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre, effectivement. Et en 2003, nous avons le décès d'Eric Brown, guitariste d'Iron Butterfly à l'âge de 52 ans. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Mal, oui, t o u fait. Très jeune. Oui, très jeune, effectivement. Ce qui nous amène à la journée du 26 juillet, nous débutons en 1943 avec la naissance de Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, qui célèbre ses 69 ans. Oui, oui, oui. Et très en forme. Oui, très, très, très en forme. En 1949, c'est la naissance de Roger Taylor, batteur d h e Queen, et qui célèbre ses 63 ans cette semaine. Et également, en 1969, Elvis Presley donne un premier concert en près de huit ans et c'était à Las Vegas. Bien、ouais. sûr. Signe à cela qu'elle a t t e r m i n e r sa carrière quelques années、euh, plus tard. En 1972, Gilbert O'Sullivan est au premier,、euh, au numéro un, oui, du palmarès, avec la pièce Alone Again, Naturally. Eh,、hey, qu'est-ce que ça fait, là, ça? d a n s t e rock. Ah,、oh, mais moi, j'aime bien cette pièce-là. Ah, oui, <rire> ouais, mais c'est vraiment、ouais, i z a r r que je... c'est pas rock. Non, non, pas du tout, pas、non. du tout. Mais j'ai toujours,、euh, je sais pas, cette pièce-là est. C'est spécial. C'est l i n e d i o n n a pas repris?、Euh, je pense que oui, bah, ça a été repris <rire> par une pléiade d'artistes, là, mais,、euh, ouais, c est, c est, c est, ça fait partie des pièces un peu moins rock, mais.、Euh, <rire> Ça, ça a eu un, quand même un assez gros succès.、Oh, oui, absolument. Ça a eu un énorme succès. <rire>、oui. En 1977, Elvis Costello est arrêté pour avoir joué à l'extérieur du Hilton de Londres sans permis. Il tentait en fait d'intéresser les représentants d'une compagnie de disques afin d'avoir un contrat aux États-Unis.、Euh, il a eu une amende de 5 livres et CBS l'ont invité en studio afin d'avoir une véritable audition. <rire> ça, ça a porté fruit quand même.、Oui. Euh, et nous, nous avons par la suite, oui, en 1990, Brent Midland, oui, claviériste des Grateful Dead, qui est retrouvé mort à Lafayette, dans l'État de Californie. Il est décédé d'un overdose à l'âge de 38 ans seulement. u autre victime de la drogue chez les, de, les Grateful oui, Dead. Oui, C'est chez les Dead, c'est assez, assez spécial. Et nous terminerons en 2003 avec Nico McBrain, batteur d'Iron Maiden, qui est arrêté à New York pour avoir heurté un préposé au stationnement.、Mm. avec sa Voiture, Il a manqué de patience, Nico, qui semble être très bouillant et dont on va aller écouter tout de suite une pièce d'Iron Maiden. Vous êtes à l'émission r v e c Classic sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s La seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 89.FM. Pas mal des bruitistes, hein?、Euh, Soundgarden. Version spectacle de Jesus Christ Pose、euh, qu'on retrouve sur l'album Live on 1、euh, to 5、euh, qui est paru en 2011, l'année dernière.、Euh, et juste avant ça, on a entendu a r o n Midden avec、euh, la version en spectacle de Coming Home qu'on retrouve sur leur dernier album, nouveau disque NVivo qui est paru、euh, il y a quelques semaines de cela. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 27 juillet. Oui, et nous débutons en 1977, alors que Led Zeppelin est dans l'obligation d'annuler la tournée nord-américaine du groupe après la mort du fils de Robert Plant, bien sûr, qui se nommait c a r a k Oui,、euh, ça, ça faisait suite à ce qu'on expliquait tout à l'heure, une tournée qui était.、Euh... Euh, Qui ne se passait pas très bien d'ailleurs. Jimmy Page avait l'air un peu mort-vivant.、Ouais, ouais. Il était rendu à une m a n je crois. Oui, tout à fait. Et、euh, il se nourrissait seulement de liquide.、Euh, je pense qu'il passait des, des, des bananes au blender et puis、oui. euh, il buvait ça.、Euh, euh, ouais, <rire> c'est、ouais. pour ça qu'il avait l'air vraiment d e m o r t v i v a n t Et、euh, les autres étaient hors contrôle.、Là. Ils se permettaient n'importe quoi. i l a v a i t sauté à la coche.、Là. Exact. Oui.、Ouais. En 1979, le magasin d'art amérindien d'Alice Cooper est détruit par une bombe incendiaire. Cooper, Cooper, oui, a blâmé les fans de disco. Oui, évidemment, c'était ironique. <rire> c'était pas sérieux.、Mais、non, bien sûr.、Ouais. En 1995, Bob Dylan rejoint les Rolling Stones sur la scène à Montpellier pour, entour... pour entonner We Like a Rolling Stones une pièce que le groupe venait justement d'enregistrer pour leur nouvel album Stripped.、Mm -hmm. Une version、oui. quand même correcte. Oui, bonne version. Oui, oui. Oui. Avec la v o i x d e d a v i d Jagger, on ne peut pas、oui. se tromper.、Euh, des, en fait, je les ai, ai entendus chanter Lac、like、Rolling Stone deux fois, l e s s t o n en e spectacle.、Ah, oui, euh, oui euh, des deux dernières fois que je les ai vues là, au Centre Bell.、Hmm. Oui. En 2001, cette fois-ci,、euh, eh、Leon, ou Leon, Leon, Leon. Wilk, Wilkerson, voilà,、mm -hmm. bassiste de Leonard s k e n e r meurt dans son sommeil. Il avait seulement 49 ans. Oui, hors d'une sérose. Oui, écoute, c'est des b e a u buveurs. Oui, c'est ça. C'était des gros buveurs et、euh, <rire> trop, trop bons vivants aussi. Effectivement. En 2004, cette fois-ci, Courtney Love est condamnée à 18 mois de probation ainsi qu'une cure de désintoxication obligatoire pour possession de drogue. Ouais, il me semble que ça revient souvent à ça. <rire> c'est incorrigible, malheureusement. Ce qui nous amène à la journée du 28 juillet, on débute en 1944 avec la naissance de Mike Bloomfield.、Mm -hmm. Et par la suite, en 1945, la naissance de Richard Wright, bien sûr, q u e le lyriste de Pink Floyd. Et nous avons aussi en 1949 la naissance de Steve Perrigan-Took, percussionniste de T-Rex. Tout à fait. En 1957, Jerry Lewis a fait ses débuts à la télévision Steve Allen Show. Sa prestation The Whole Lot of Shaking Going On a aidé à faire monter les ventes du simple de 30 000 à 6 millions de copies.、Wow. C'est vraiment、euh, incroyable. C'était le pouvoir de la télévision、oui. aussi à l'époque de vendre des disques. C'était incroyable. En 1 Même encore aujourd'hui, un、oui, passage、euh, tout le monde en parle、euh, va aider、euh, <rire> à, à vendre des disques ici au Québec. Euh, oui, euh, pour avoir été disquaire à cette époque-là, je peux te dire qu'effectivement,、mmh. il fallait, fallait vraiment s'informer de qui est-ce qu'elle allait être, hein, tout le monde en parle, le plus tôt possible pour pouvoir commander leurs disques.、Mmh. C'était sûr qu'on les vendait tous. En 1965, The Who、euh, fait une première apparition télévisuelle à l'émission de Ready Steady Go.、Euh, le manager du groupe、euh, s'est assuré que la foule était remplie de jeunes mods pour avoir un succès instantané、euh, pour la pièce I Can't Explain. Oui, premier 45 t o u r d'Ew. En 1973, Grand Funk Railroad lance, la pièce, lance plutôt l'album We're an American Band. Oui. Ça, c'est un classique、oui. euh, du début des années oui, 70. c、oui. a s t moins surpris que Grand Funk Railroad ne soit pas mentionné du tout dans la, la série de Sam d o n n parce que c'est un des、euh, premiers、été. groupes américains à avoir euh, fait euh, des choses très, très, très bruyantes là, et qui ont été énormément populaires, mais ils n'ont même pas dit un mot sur eux. Oui,、euh, ah, ils, sont, ouais, ils ont parlé du MC5,、euh, de, des Stooges, mais pas un mot sur Grand Funk Railroad, ce qui est surprenant. Oui, ça, c'est ordinaire. En, 1900, euh, donc, oui, on en 1978, oui, à la demande d'un fan Ted Nugent, signe son nom、euh, dans le bras du jeune homme avec un couteau de chasse. Oui, s ça. ça c'est du pur Ted. Oui, tout à fait. Mais en 1978, on ne savait pas qu'il était vraiment imbécile. p o u r q o i Parce que,、euh, justement, encore pour en revenir au documentaire de Sam d u n n il est allé interviewer、euh, Ted Nugent parce que c'est un des pionniers, si on veut, du, du hard rock,、mm -hmm. du métal. Et、euh, il a l'air de devoir trouver. Très difficile de le faire parler de musique、euh, parce que sans arrêt, il n'arrête pas de parler de chasse ou、euh, il parle de politique et,、euh, et euh, c'est un type、euh, extrêmement vulgaire et、oh, ouais. euh, vraiment déplaisant. Ah, <rire>、oh, c'est pas un golf f u n Non, vraiment pas. Mais on aime sa musique.、Euh, ses premiers albums, du moins, il、euh, y, y a un talent musical、oh, indéniable,、oui. mais、euh, en tant que, que personne, là,、euh, un gars、euh, très désagréable. Oui. Euh, ce qui nous amène par la suite en 1995, alors que le contrôle de la succession de Jimi Hendrix est remis entre les mains de son père James. Et il s'est battu pendant plusieurs années afin d'obtenir les droits、euh, de publication de son fils. Oui, ça lui a pris quoi, q a s i m e n t 25 ans. Ah oui, facilement. Oui. Ce qui nous amène à la journée du 29 juillet. Nous débutons en 1953 avec la naissance de Gary l e、oui. chanteur et bassiste de The Rush qui célèbre ses 59 ans. Qui approche de 60 ans,、là. Effectivement.、Hum. Euh, C'est également le 29 juillet en 1965, la première de Help, le second film des Beatles. Bien sûr, excellent film. Moi,、ouais, j'ai bien est, aimé. Qui est bon, mais qui est bien moins bon que le premier.、Ouais, C'est sûr qu'il n'y a, a pas le même, c o m m e o n d i t e n、bon、français, le même pacing, hein,、mm. entre autres. C'est assez particulier. En 1966, un magazine américain pour adolescents rapporte les propos de John Lennon qui disait Nous sommes plus populaires que Jésus. Une déclaration anodine qui a enflammé l'opinion publique dans les coins les plus conservateurs de l'Amérique, mais également du monde entier. D'ailleurs, la journaliste qui a réalisé l'interview, Maureen Cleaves, a été catastrophée. Elle a quasiment fait une dépression après ça. Oui, oui. En 1966, Bob Dylan est blessé dans un accident alors qu'il、euh, crache sa Triumph, qui、euh, était、okay, bien sûr une、euh, euh, motocyclette. Je faisais、ouais. le geste sans penser que ça allait <rire> me revenir.、Euh, sa Triumph, donc, dans le fossé、euh, près de sa maison de Woodstock.、Ouais. Et c'est là qu'est passé. Reclus, ça a changé、euh, sa vie. Ah、euh, oh, oui, effectivement.、Ouais. Il est passé,、euh, c'est quoi, deux ans reclus dans、mm -hmm. sa maison,、ouais. enregistré、ouais. avec des bandes, mais、ouais. surtout.、Euh, il n'a pas donné de concert avant euh, quatre euh... Bangladesh. Ouais. Ouais. Non, non, avant ça, il y a eu l'île de Wair. il é t a i t e n 70、ah, vrai, ouais. Parce, parce qu'il a b e a u voulu participer à, au festival de Woodstock.、Ah, Pourtant, les, les, les, les producteurs du festival de Woodstock l'ont fait parce qu'ils se sont dit si on fait ça à côté de la maison de, de Bob, mais il va venir. Effectivement, mais, <rire> mais il était très nerveux hein, de remonter sur scène. C'est Harrison qui disait、euh, euh, lorsqu'il a fait Bangladesh, j'étais dans les. Ce n'était pas le premier, mais c'était dans les premiers、mm -hmm. concerts qu'il qui, qui, qui a f a i t Et、euh, il était extrêmement nerveux de faire ça devant l e s caméras, de faire ça à la télé.、Euh, c'était télédiffusé, donc il n'était pas à l'aise vraiment、ouais. avec ça. Ça nous amène en 1967, alors que les Doors sont au numéro 1 du palmarès avec Light My Fire. Oui, un des gros canons de l'été de l'amour. Exactement. En 1974, c'est le décès de Mamacas Elliott, chanteuse au sein des Mamas and Papas. Elle est décédée d'une crise cardiaque et non pas d'un étouffement dû à un sandwich, <rire> comme le veut la légende urbaine. Oui, tout à fait.、Mais、moi, a i s m je pensais vraiment qu'elle était morte,、euh, étouffée par un sandwich, jusqu'à temps que tu rétablisses les faits. En fait, c'est qu'on dit qu'il y avait probablement un sandwich dans sa chambre, oui. mais,、oui. mais ce n'est pas parce qu'elle avait mangé ça. C'est vraiment son cœur qui a arrêté、oui. pendant la nuit. En 1987, et d'ailleurs, juste pour souligner avant de continuer, c'était l'appartement de Harry Nielsen où elle est décédée.、Ah oui. Parce que Nielsen prêtait son appartement londonien aux plusieurs artistes q u i e l l i e n t là. Et il y a、oui. elle qui est décédée. Il y a eu un autre artiste dont le nom m'échappe qui a fait un overdose dans cet appartement-là. C'est comme l'appartement maudit du m o n d e qu'on a fait. Celui d'Harry Nielsen. En 1987, voilà, Ben Jerry s lance、uh, Cherry Garcia, une、mm -hmm. saveur、mm -hmm. de crème glacée, en l'honneur de Jerry Garcia, le leader de Grateful Dead, qui était un fan、euh, de, de, de la crème glacée de Ben Jerry. Oui, c'est bon de la Cherry Garcia. Oui, exact.、Mm -hmm. Très sucré, très grand, mais très bon. Oui, il est très est, dispendieux aussi. C'est de la vraie crème glacée. C'est、oui. ça qui est le fun avec、mm -hmm. euh, la, la crème glacée de Ben Jerry's. Et nous terminerons en 2005, alors que les paroles de All You Need Is Love, écrites à la main de John Lennon, sont vendues aux, aux enchères plutôt pour un million de dollars par un acheteur anonyme. Wow. C'est assez incroyable. Assez incroyable. Eh bien, Merci beaucoup, Simon.、Euh, je vous rappelle que Simon anime deux émissions、euh, sur nos ondes、euh, cet été.、Hein. Il y a un genre de bleu,、euh, ça c'est、euh, les lundis à 20h,、mm -hmm. en reprise les dimanches à 17h, les mercredis à 13h, et album classique, ça c'est les vendredis à 10h, juste avant la c l a s s i q u en e reprise les dimanches à 16h et les mardis à midi, juste avant la reprise d e la c l a s s i q u e Merci, Simon. Merci. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre et、euh, on va aller en pause, en pause pub et au retour je serai avec le Dr Pendragon. Le vestibule. Samedi, 21h.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 Vous êtes à l'émission Rac c l a s s i q e n compagnie d a l a i l e f e b r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. J'ai maintenant, encore une fois, l'immense plaisir de recevoir mon ami très cher, le Dr p e n r a g o n de l'émission Réanimation. Bonjour, docteur. o l a Rockmaster. <rire> Quoi,、ouais, c'est tout à fait de saison. Il、oh, f a i t chaud, il、oh, faut oui, oui, le sang latin pour endurer oui, ça. Oui, tout à fait. Ben, la canicule ne semble pas、euh, t'affecter comme ça, puisque je vois que tu portes encore ton beau sarau en peau de bête. Oui, effectivement, mais contrairement à <rire> ce que tu crois, elle m'affecte énormément.、Ah, oui, oui énormément. Mais tu es quand même là. Oui. Et aujourd'hui, on va présenter chacun notre top,、euh, notre top 25 de nos meilleurs albums de rock en concert de tous les temps. Opération tout à fait subjective, hein, absolument non scientifique. On a fourni chacun ici une liste fort exhaustive. Et、euh, tout de suite, on va débuter avec un peu de rock québécois. Dans un moment, on va entendre un morceau d'un de mes albums de rock en concert préféré, c'est-à-dire en fusion de h u f f e n n Bach. Mais d'abord, on va y aller avec un de tes choix, docteur.、Mmh, oui. Il faudrait que tu m'indiques un peu parce que je suis arrivé à la brûle pour point. C'est notre ami、uh, Pag. Oh, un vrai rocker québécois, du oui, moins. Tout à fait. Pour certains segments de sa discographie. Michel Pagliero, deux pièces tirées, en fait, trois, je crois. Non, c'est deux. C'est deux.、Oui. Euh, deux pièces tirées du très bon album Live de 1973. On va entendre J'ai marché pour une nation qui est juxtaposé par Mama River. Oui, on y va. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule.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 in the fuck f une bac, évidemment, avec、euh, la version spectacle de Ma patrie est à terre qu'on retrouve sur leur album classique En Fusion, qui est sorti en 1979. Et juste avant ça, qu'est-ce qu'on a entendu, docteur? p e g l i a r o mon cher、oui. Michel p e g l i a r o Et les pièces tirées de l'album live de 1973, soit Mama River, qui était enchaînée avec J'ai marché pour une nation. Oui, ça, c'est un album euh, classique euh, du rock québécois. En e q u e g l i a r o live de 1973. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui,、mm -hmm. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous dévoilons nos、euh, top 25 de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. Et en passant à Rock c l a s s i q u e un site web、euh, que vous pouvez visiter. à l'adresse www.reclassique.net sur lequel vous retrouverez. Il y a plein de sections de choses qui pourraient vous intéresser. Entre autres, il y a les canvas des émissions passées quand vous voulez savoir、euh, ce qui a joué dans une émission en particulier. Il y a les tops des années passées. Il y a un blog、euh, sur lequel vous retrouverez au moins une centaine de critiques et d'albums parus dans les 12 derniers mois. Je l'ai mis à jour d'ailleurs hier soir.、Euh, il y a une section balado-diffusion si jamais vous avez envie comme ça d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine ainsi qu'un lien Pour me contacter, pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Encore une fois, le site se trouve au www.rockclassic.net. Et là, on va y aller avec un petit bloc constitué d'un des、euh, meilleurs、euh, meilleur groupes、euh, de rock au monde. On parle Tris, de Aerosmith. <rire> Ouah, c'est pas du rock, ça? Non, c'est quoi, d'ailleurs? Non, non, non. Du démo, à zéro. N'ayez pas peur, il n'y a pas de Chris DeBurg qui va non. jouer ici. Non, non, on parle de Aerosmith. Absolument,、oui. absolument. Toi, tu as, as choisi dans ta liste de tes 25 meilleurs albums de rock en spectacle, tu as choisi Live Bootleg. Oui, pas par sa qualité d'enregistrement, évidemment, parce que c'est loin d e la meilleure, mais parce que. Je... Il, il porte son nom. Hein, oui,、là. absolument, oui, mais justement parce qu'on retrouve.、Euh, À cette époque-là, vraiment le vrai mot d'Aerosmith、oui. des années 70. Tu sais que c'est un, un album、euh, culte pour certains. C'est un album très important、euh, qui, qui, qui a influencé plein de monde. et Qui, ben, qui, qui, et qui, qui trouve doute pas. que c'est un album extra, extraordinairement、oh. important des années 70. J'en doute pas et je pense que les années 70 étaient très fortes pour les albums live. Ils、oui. étaient beaucoup plus attendus qu'aujourd'hui. Et, et surtout à cette période-là, en 1978, là, on dit que c'est、euh, 77-78, c'est des, des gros albums live hein, qui sont parus. Il、mm -hmm. euh, y a le Ted Newton, Double Live Gonzo, il、euh, y a Live 2.、Ouais. Euh, euh, avant ça, il y avait、et、eu. James、euh, Breeze. Oui, il y avait eu aussi、euh, Peter Frampton. Donc,、ouais. euh, c'est une grosse période pour les albums、mmh. en spectacle. c e s t très populaire à cette époque-là. Mais moi, je n'ai pas choisi une pièce、euh, de, de l'album Live w o o d l e d Moi, dans ma, dans, dans ma liste de mes 25 albums、euh, préférés en concert,、euh, j'ai choisi plutôt Classics Live.、Euh, volume 1 et 2, les、mmh. deux sont aussi bons.、Euh, mais là, on va entendre trois pièces tirées、euh, de, du premier. Le Classics Live tout court, avec、mmh. un point d'exclamation. On va entendre、euh, deux, pièces, euh, deux pièces de l'album Night and the Rocks, qui est. Un de tes préférés. Oui.、Euh, on va entendre Tree Mask m a r e on va entendre Reefer Head Woman, et ensuite on va entendre un classique tiré du deuxième album d'Aerosmith, Lord of the Tights.、Mm -hmm. euh, mais avant ça, qu'est-ce qu'on va entendre de l a w o o d Leg, Docteur Toys in the Attic. C'est ce qu'on écoute tout de suite. Nous s o e s à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock à t r o i s r i v i è r e C'est fou!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 Une seule chose, le média radiophonique universitaire est incroyable. C'est une façon de s'émanciper, une façon de se libérer, une façon de s'exprimer. Toi aussi, tu peux le faire en t'engageant à c e Fou et en montant ton projet d'émission. c e Fou a besoin de toi. Pour des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca ou visitez lecfou.ca. Vous êtes assez fou? Pour l'écouter. 89.、Ans. Smith avec la version en spectacle de Lord of the Tides. Ça, ça vient de l'album Classics Live, un très bon disque en spectacle qui est paru, qui est sorti en 1986.、Um, tout comme les deux autres pièces qu'on a entendues juste avant. C'était A Reefer Head Woman, un bon blues et Three Mile Smile. s Et、euh, au début du b l o c on a entendu、euh, ton choix personnel pour ton album、euh, live en concert、euh, préféré. Chris DeBurgh! J'avais oublié ce nom-là.、Ouais, moi aussi, je m'en suis rappelé hier en Tori à La Haye, je sais pas pourquoi. <rire> Toys in the Attic. Oui. C'est l'album Live Bootleg. Oui. En 1978. Excellente oui. pièce、mm -hmm. de l'album éponyme, évidemment. Et、euh, moi, je dois dire que ça fait partie des meilleures années d'Aerosmith en ce qui me concerne.、Bon. Ah, ben oui. Oui, les années 70, c'était le meilleur temps.、Euh, très, très prolifique. Jusqu'à et... temps qu'ils se chicanent, comme、ouais. ça. Tu sais qu'ils se sont séparés、euh, à cause euh, de. Euh, leurs époux ne s'entendaient pas bien. Et、euh, la femme de Joe Perry,、euh, <rire> oui, oui ce n'est pas des fans. Ah, c'était quoi, mais c'est a i C'est très t é r é o t y p i q u Ils prenaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de drogue. Hein, alors,、mm -hmm. leur jugement était. Euh, tu euh, paraits, euh, dérir, oui,、ouais. pas mal. Ils t e n i e t de s s Oui, exactement. Et à、euh, un moment donné,、euh, ils étaient backstage avant un spectacle et.、Euh, La femme de Joe Perry à l'époque n'était point cadeau. Et elle a, semble-t-il, pris un verre de lait et l'a lancé au visage. Je pense que c'était de la femme de Tom Hamilton. OK. Et là, ça a causé une commotion. Et là, tout le monde a fait front commun contre Joe Perry. Ils ont dit You're out. Oui. Oui. Et ça s'est terminé comme ça, Aerosmith, dans les années 70, sur un verre de lien. Sur un verre de lien. <rire> Il n'y <en> a même pas <rire> le 1%. <rire> <rire>、um, cet album d'Aerosmith, Classics Live,、euh, c'est mon dixième dans ma liste de mes 25 meilleurs、euh, albums de rock en concert de tous les temps. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui,、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre. C'est toi. <rire> Émission、euh, entièrement consacrée comme ça, aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 de nos、uh, albums de rock en concert préféré de tous les temps. On va mettre ça sur le site、euh, web hein, de c e s Fou un peu plus tard,、euh, un, en fin de semaine en tout cas. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui s'en vient dans le bloc、euh, pour toi, docteur? Formation Cheap Trick qui、oui. existe toujours.、Euh, oui. Et, et, et ça aussi, c'est un de mes albums préférés. Ça fait partie、oui. de mon top 25 à m o u d a m i Oui, définitivement. Oui, tout à fait.、Euh, le sympathique Miles Goldwyn et April Wine. <rire> Mais tout de suite. Oui, ben, ça, c'est ça, c'est mon choix à moi. Je trouve vraiment que c'est un des très, très bons albums.、Euh, de rock en concert.、Euh, j'aime pas tellement le personnage, là.、Oh. Euh, mais j'aime sa musique.、Euh, c'est Ted Nugent. On va aller écouter un extrait de son album Double Life Gonzo de 1978. Just What the Doctor Ordered. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. Yeah!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 La pièce Big Eyes, qu'on retrouve sur l'excellent album Ad Bullockan, qui est paru en 1979, c'est un de mes albums préférés. Oui, et moi aussi, il fait partie de, de, ma, de ma liste de mes 25 albums de r o c k préférés. Il est à la 21e position. Là, on ne les passe pas en, en ordre.、Là. Non, non, non. Sauf non, pour non, la non. fin. Là, vers la fin, là, on va y aller vraiment en ordre là, pour ce qui est des, des, des cinq derniers.、Là. Mais avant ça, il n'y a pas d'ordre, vraiment. Mais on vous rappelle aussi que nous détenons la vérité, donc ce que nous affirmons <rire> en tant que choix idéal devrait être les vôtres, évidemment. C'est de la dictature. Tu dis n'importe quoi. Absolument. Je suis auparavant, nous avions un Pearl Wine et la pièce Roller version King Biscuit Concert de 1985. Oui, et, ça, c'était, c'était une émission de radio,、euh, ouais. diffusée partout aux États-Unis,、euh, dans les années 70 et 80. Et, e u c'est ça, ils diffusaient en direct, e、euh, u des des, des, des, des concerts,、euh, pas, pas nécessairement en direct, là,、euh, mais des plus grands groupes,、ouais. euh, de, de, de l'époque, là. Alors,、euh, la plupart des,、euh, des, des, des, groupes canons, des,、euh, tu sais, on pense à Deep Purple,、mm. Uriah Heep, e h ont, ont,、euh, ont sorti un album. ont paru, ont passé. Ont été diffusés dans le King Biscuit、euh, Flower Hour.、Euh, C'était évidemment des biscuits, là, King Biscuit, o n、ah. le dit. Pour、oui. revenir à Cheap Trick, là, à Budokan, là, on se demande on dit, pourquoi e s t Cheap e que c Tricks o n t devenus、euh, aussi populaires au Japon, parce qu'ils étaient un peu inconnus en Amérique du、mm -hmm. Nord là, avant l'album à Budokan.、Mm -hmm. eh, eh bien,、euh, s e m b l e t i l que Cheap Trick avait ouvert pour、euh, la tournée de Queen sur plusieurs dates aux États-Unis. après leur、euh, premier album. Et,、euh, Queen était un groupe qui était vraiment vénéré au Japon. Alors,、mmh. ils avaient envoyé des journalistes、euh, couvrir. japonais couvrir euh, euh, les spectacles de Queen aux États-Unis et ils se sont trouvés à voir Cheat Trick. Alors, ils se sont mis à écrire sur Cheat Trick. Et ils ont causé un, un buzz là-bas. C'est là. ça, ça. Ils ont、ouais. mis de l'eau au moulin.、Finalement. Exactement.、Ouais. Alors, Chip Creek sont devenus immensément populaires parce que le Budokan, c'est une, une immense salle oui, hein,、euh, à Tokyo.、Oui. Euh, et, et on se demandait, mais ce g o p l e t est inconnu, comment ça fait q u i l r e m p l i s s e je ne sais pas comment ils rentrent de personnes au、ah, Budokan,、euh, mais c'est 50, 000, 60、ah, 000 personnes. C'est un peu d fer a m i n u x Oui. Alors,、euh, c'est ça la raison, c'est tout simplement parce que Cheap Chuck a eu la chance d'ouvrir pour Queen. Et étrangement, on aurait pu croire que Cheap Chuck aurait eu une carrière très, très éphémère à、mm -hmm. la suite de la sortie de cet album-là. On pense, bien sûr, à leur hit le I Want You to Want Me qui a roulé là, sur,、euh, on air de façon outrageuse quasi. Mais、euh, c'est un groupe qui existe toujours, qui est toujours. Très en forme. Oui, oui, tout à fait. Mais ils sont restés underdog、oui, après ça. Absolument.、Euh, mais le dernier album qu'ils ont sorti,、euh, quoi, il y a environ 4 ans, là, il était bon. Hey, je ne me rappelle même pas. C'était un, un bon disque. Je ne me rappelle pas du tout.、Ouais. Euh, au début du b l o c on a entendu Ten New Jund avec、euh, Just What the Doctor Order qui, qui Ordered, plutôt,、euh, qui ouvre son album Double l i v e Gonzo, véritable classique du hard rock, p a r u en、mm -hmm. 1978.、Mm -hmm. Vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. On en a un en commun,、euh, encore une fois,、euh, dans le prochain bloc.、Euh, il s'agit d'un de album des Ringstones, n'est-ce pas?、Eh、oui, les Incontournables Stones, une pièce tirée de Get Your Yay As Hout de 1970. Mais avant, tu nous as retenu deux pièces de Tom Petty. Oui, ça, c'est vraiment un、euh, des, des très grands albums en concert. Et c'est un des très grands hommes de spectacle, je considère, Tom Petty, vraiment très bon、euh, sur scène. Donc, on va entendre deux pièces tirées de son, son, son anthologie, The Live Anthology. Qui est paru en 2009 avec、euh, d'abord une reprise d'une pièce de Fleetwood Mac qui sera suivie,、euh, reprise surprenante,、euh, qui sera suivie、euh, d'un des grands classiques de Tom Petty. On écoute Oh Well. Vous êtes à l'antenne de la Radio Et en p l u s la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 infâmes.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 Talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your g u i d i n g head. But don't ask me what I think of you. I might not give my answer that you want me to. それ。<Minnesota. S 2> <laughs> Et s la pièce Live With Me que l'on retrouve sur le très bon album Live Get Your y a y a s Out de 1970. Que les b a c u s vocales sont extraordinaires dans cette pièce-là. Oui, <rire> tout à fait. C'est la première fois qu'on me fait remarquer une telle chose. Ah, mais moi, j'adore les stones pour les b、oui? oh, ouais, a、ah. oh, ouais, c u s、ah. ah. oh, Oui. Ah, o u a i c'est extraordinaire. J'aimerais bien pouvoir en faire autant, mais je ne joue pas dans les stones de toute façon. <rire> Oui, juste avant ça. ça, on a <rire> entendu Tom Petty and the Heartbreakers. J'étais en longue réflexion. Oui,、euh... j'étais en longue réflexion. <rire> Donc,、euh, c'est deux pièces、euh, tirées de l'excellente anthologie The Live Anthology qui est parue en 2009. On a entendu un de ces classiques, Breakdown, précédé d'un classique de Fleetwood Mac qu'ils ont repris de façon、euh, très surprenante. Il y a plein de, de, de reprises comme ça、euh, que Tom Petty、euh, a inclus sur, ce, sur cet album. Il y a entre autres même Goldfinger. La、ouais. pièce de James Bond, oui, oui, il reprend drôle, plein de choses. Vrai, oui, oui. <rire>、ah, oui. Il a repris ça. Il faut le faire, j'espère qu'il est un petit peu.、Drôle. moins amoureux. <rire> vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous dévoilons nos、euh, top 25 de nos albums de rock en concert. Préféré de tous les temps.、Euh, Qu'est-ce qu'on va entendre là dans le prochain bloc? J'ai juste Goldfinger dans la tête. Mais <rire> c'est bon. Oui, mais.、Euh, Excellent film de James Bond. C'est <rire> un des meilleurs avec Sean Connery. o u、ouais, c'est très bon comme film.、Ouais. J'aime beaucoup. C'est la pièce qui ne me c o v i e n t pas, là, soudainement. <rire> Ça fait、ah. la misère d imaginer Tom Petty qui, qui fait Goldfinger. Oui, effectivement. Bête、ouais. est instrumentale, par exemple. Ah,、Faut、OK. Dis, oui, o u OK, okay. Bon, ça, ça m'enlève、euh, une crainte.、Euh, on va entendre du Creedence Clearwater Revival. Oui. On va entendre.、Euh, de l'album The Concert. l e Concert de 1980, effectivement.、Euh, l e s pièce s étant Born in the Bayou, mais on va entendre、mm -hmm. The Who. Oui, avec.、Euh, ça, c'est. Universellement considéré comme un des meilleurs albums de rock de tous les temps. L'album Live at Leeds.、Ouais. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélabandes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u x 89.FM. y、yeah. e a Okay. Le magasin de bière situé à Trois-Rivières, où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasques du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky, et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils seront vous guidés dans vos choix et votre désir de découvrir. La barrique, 41-70 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir.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 a g a i n s t Car Water Revival et la pièce Born on the Bayou, que l'on retrouve sur l'album The Concert de 1980. C'est un bon album, je dois dire.、Oui. J'aime beaucoup cet album-là. Il est sorti en 1980, mais il est enregistré en 1970. Effectivement.、Oui. Remarque que Live in Europe est excellent aussi. Oui. Il est très bon. j a i jamais oui. entendu. Oui, très très bon.、Oui. Auparavant, mon cher, nous avions un petit choix des Who. Oui, bien, en fait,、euh, c'est ça. C'est un album qu'on a tous les deux dans notre liste,、euh, ouais. Live at Leeds,、euh, qui est paru、euh, en 1970. Il a été enregistré、euh, le soir、euh, de la Saint-Valentin à l'Université de Leeds en 1970. On a entendu la pièce Heaven and Hell, qui ne faisait pas partie de la version originale, hein, parce que la version originale, il y avait très peu de pièces euh, sur euh, le vinyle. Je pense、ouais, qu'il y avait, y avait sept, sept, six ou six sept, sept pièces. pièces ouais, ouais.、Euh, Donc, Heaven and Hell ne faisait pas partie, faisait partie de la, la, la version remasterisée qui est sortie、oh, il y a une quasiment une vingtaine d'années et qui est vraiment、euh, supérieure, oui, je trouve. C'est un peu le principe de Summer Mains de s e i e qui ont rejeté des pièces. Oui, c'est ça, exactement, par la suite. Et、euh, on a entendu ensuite、euh, Summer t i m e Blues, reprise de Eddie Cochran, qui elle le faisait partie. De la version originale de cet album incontournable et extrêmement influent dans l'histoire du rock.、Mmh. Vous êtes à l'émission Un c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre. C'est toi. Et, mais oui, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. Encore là, on a un artiste dont, un peu comme à l'instar d'Aerosmith, on l'a choisi dans notre, chacun dans notre liste, mais pas avec les mêmes albums, n'est-ce pas? Non. Dans mon c a s j'ai choisi l'album Good Evening New York City qui est paru en 2009, il y a trois ans. Euh, très, très, très bon disque,、euh, vraiment complet sur lequel、euh, il reprend plein de pièces des Beatles. En fait, c'est pas mal l e c o n c e r t que j'ai v u à, à, à Halifax en 2009.、Mm -hmm. euh, et euh, toi, t as choisi un album des années 70, des Wings. Oui, effectivement, à l'époque où、euh, McCartney marchait sous le nom de Wings avec sa femme et、euh, M. Lane et compagnie. Bon, mais Wings Over America de 1976, la pièce, je pense que c'est la pièce de clôture de l'album. Oui, tout à fait. Pièce assez,、euh, je dirais. Bon, c'est une de ses plus r o、ouais, c k Oui, c'est une de ses plus r o c k un peu tourmentée par moments, la pièce Soily. Oui, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai de vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. the fuck. Something in a style that shows me I don't want to b e a i e v e in now.、But、you know I believe in now. Ooh, ooh. You're asking me, will my love grow? w e l l I d o n t Stick around now, it m a y s h o w But I don't. Cartney. Vous pouvez entendre son excellente reprise de Something, tirée de l'album Good Evening New York City, qui est paru en 2009, qui avait été enregistré au、euh, City Field. C'était,、euh, je pense, un des premiers spectacles au City Field. Euh, juste avant ça, on a entendu Oui, I'm Down, qui vient aussi de l'album Good Evening New York City. Ça, c'était mon choix pour ce qui est de, de ma liste de mes 25 albums de rock en concert de, de tous les temps.、Euh, C'est la position 11 pour McCartney. Good Evening New York City. Et au début du bloc, on a entendu Paul, mais cette fois-là, avec les wings.、Hein? Absolument. Et la pièce Soily, tirée du très bon album, qui est un mot, je trouve, magistral en vinyle. Là, il est vraiment. Uh, oui, c'est un bel objet. Oui.、Euh, L'album Wings Over America de 1976. Oui. Mais tu sais,、uh, Good Evening in New York, c'était aussi c'est un, un bel objet. C est, c est, il vient avec un livret.、Euh, c'est assez. Oui. C'est、ouais. oh, joli. Je, je, je, le problème je... avec les beaux objets, c'est comme ça qu'on veut tous les, tous les afficher, les, les exposer, <rire> mais on manque de place. Oui, évidemment. C'est vrai, des grandes maisons.、Ouais. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 de nos albums de rock en concert préféré de tous les temps. Là, on va y aller.、Euh, dans quelques minutes, on va entendre un de t e s c h o i x qui est、euh, Black Sabbath. Absolument, une des formations qui fait partie de mes bandes <coughs> fétiches. Pièce tirée de l'album Reunion de 1998, qui euh, mettait euh, momentanément un terme entre la dissension de cette formation originale et la pièce de f u r r e s Ware Boots. Oui, mais avant ça, on va entendre.、Euh, Ça, c'est mon、euh, chanteur de rock préféré、euh, de tous les temps. Je parle de Jim Morrison avec Les Doors. On écoute Dead Cats, Dead Rats, de l'album Absolutely Live de 1970, q est sur les o n d e s de la radio Campus, la station des m é l o m a n e s La seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Dead Cats, Dead Rats, did you see what they were at all?、Right? Dead cat i n d t o p h a t Woo! Sucking on a young man's blood. Wishing he could come, yeah. Sucking on a soldier's brain. Wishing it would be the same. t h i n k s he can kill and slaughter. t h i n k s he can shoot my dog. You know, the day destroys the night, night divides the day. Oh, t a t o u faites u r mesure juste pour toi? T'as entendu parler de Maude? Mais tu sais plus où elle est rendue? Eh bien, elle tatoue maintenant dans son studio privé à Champlain. Tu peux la rejoindre au 819-295-5124 ou au www.mmmaude-tatouz.com. Sinon, tu la trouves sur Facebook Marimaude e Légaré. Comme ça, tu es sûr d'avoir un tatou à ta hauteur.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89 ans Black s a b b a t la pièce f u r r i e s Wear Boots. Excellente pièce, tirée de l'album Reunion de 1998. Si je ne m'abuse, c'est le dernier enregistrement original, live de formation originale. Oui, tout à fait. Et sur cette pièce, on vous a i t remarqué dans le documentaire, documentaire de. Sam d u n n Metal Evolution,、euh, que c'est très jazzy cette pièce.、Oui. Bill Ward elle, elle, elle, elle, elle, elle apporte un côté très jazz、mm -hmm. à ce morceau.、Euh, c'est vraiment bon.、Ouais. Je me rappelle bien que Mephisto m'avait lourdement reproché de ne pas avoir été voir le spectacle. <rire>、mm. Le Black Sabbath、mm. euh, en 2000, je pense. C'était ç en 1999 En 1999. Oui. Mais il semblait que c'était excellent.、Ouais. Non, mm. Moi non plus, je ne suis pas allé. Non, o、ouais. u Non, non, c'est parce que moi, j'ai vu Ozzy Osbourne en spectacle. C'est é t é Ça m'a é c o e u r é d'aller jamais le retourner.、Euh, je ne peux pas te blâmer. Quel personnage peu agréable à、ah, voir sur la scène. Par contre,、euh, c'est ça, a, dans, dans, le, dans le documentaire, t e Metal Evolution, Sam Don est allé interviewer g i e z a r Butler et Bill Ward.、Mm -hmm. Et、euh, c'est intéressant ce que ces deux-là ont à dire. Souvent, on voit. t e n oui, Naomi ou、euh, Ozzy, ouais. là. Ouais. Mais ces deux-là sont, sont très intéressants, Ils font ressortir des choses、euh, auxquelles on n'avait pas nécessairement、euh, qu'on n'avait a p saisi s initialement.、Ouais. Et、euh, tu sais, Bill Ward a sorti des albums solo、euh, suite à, à son départ de Black s a b b a t h et c'est vraiment bon, ça vaut le détour. Oui, tu m'en parlais, de... et puis je vais essayer de, de, de, de trouver ça. Oui, ça vaut la peine. C'est pas du métal, là, mais c'est du, du rock. C'est parfait. C'est、mm. exactement ce que je recherche. Et Juste avant ça, juste avant Black Sabbath, on a entendu、euh, Les Doors hein, avec Dead Cats, Dead Rats, Break On Through to the Other Side. Et ça, ça vient de l'album classique Absolutely Live qui est paru en 1970.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 Ça, c'est un de mes choix aussi.、Hein? Oui, je On sais. On a ça en ouais, commun, l a b o n Night e n After Night、uh, live de 1979. De, de même que le, le, le, le, le précédent, Gentle Giant,、uh, Plain y g t h e f o o l je crois aussi. c'est un peu、euh, Non, non, non j'ai dû peu le retrancher. Oui, c'est ça que j'ai trouvé le plus dur de faire mon top、euh, 25, c'est de. j Tu es obligé d'enlever des, des choses que. Mais, vraiment... mais c'est un album que t aimes. Oui, oui, oui, mais j'ai été obligé de le retrancher、ouais. de mon top 25, tout comme Status Quo Live, j'ai été obligé de l'enlever. Il y en a un paquet comme ça, que j'ai été obligé de retirer、ah, Strangers mais, in the Night de UFO.、Euh, mais top 25, c'est restreignant. C'est ça. ça. Sûr. Donc Gentle Giant, <rire> on va débuter tout de suite avec la formation Yes et la pièce All Good People tirée de Yes Song de 73. Oui. a n l Good People to the Head. サティスパイトンマイウェイ。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 a v o i Avec deux morceaux tirés de l'album Night After Night Live de 1979. Effectivement, l'introduction qui s'intitule l'introduction instrumentale, le, là où il se laisse aller littéralement sur les keyboards, presque a Vivace. Et c'était、euh, en fait.、Euh, Tout De suite、euh, joint et lié, si vous préférez, à la pièce In the Dead of, Ni of the Night, pardon.、Oui. Effectivement, de 79, quel、oui. bon album! C'est un、oui. choix commun qu'on a. Oui, tout à fait. Moi, c'est mon numéro 19,、euh, cet album de UK.、Ah, moi, c'est mon numéro 30 sur 25. <rire> et juste avant ça, on a entendu、euh, deux autres de tes choix. Oui, Gentle Giant et la pièce Free End, version live de l'album Playing the Fool de 77. Un très bon album live,、oui. je dois dire,、euh, bien enregistré aussi, dont les Les, euh, les prestations les, sont, sont vraiment、euh, très fidèles au,、mm -hmm. au, au, euh, au Take Studio. Et nous avons ouvert avec Yes la pièce All Good People, t i r é l'album Yes Song de 1973, qui, soit dit en passant, est un très bel objet en vinyle aussi. Oui.、Ah, un album、tout、triple.、Fait. Oui, tout à fait. Tu sais, c e l l e s l ont p a r d u par exemple, écoutez, hein, en vinyle comme ça. Oui, c'est ça. On se lève sans arrêt、Mais、pour、euh, changer le disque de côté. Ouais, effectivement. Oui, effectivement. Mais qu'est-ce que tu veux Il y a un <rire> envers à chaque médaille, mon cher. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie du Dr. p e n r a g o n c'est lui.、Oui. Et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 respectifs de nos albums de rock en concert préféré de tous les temps. Là, on va y aller avec,、euh, ben, c'est, c'est, c'est trois de mes choix, là. Oui. Oui.、Ça. Oui. On va entendre,、euh, peu, tout à l'heure, Rush. Euh, ainsi que Alice Cooper. Alice Cooper, qui est un des plus grands showmen de toute l'histoire、euh, du、ah, rock.、Absolument. Mais tout de suite, on va y aller avec、euh, un groupe un peu、euh, oublié de nos jours, le Grand Funk Railroad. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Méloman Glass. La diffusée du vrai rock à Trois-Rivières, c'est faux.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 side latest one from our latest album This is called 2112. C'est la version en spectacle de 2112, immense classique tiré de l'album All the World's Stage de 1976. Ils en ont plusieurs albums en spectacle.、Oui. Rush, ils sont pas mal tous bons. Oui, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'All the World's o f s t a g e on aurait pu mettre en commun, mais c'est juste que、oui. j'ai complètement omis de prendre une pièce dessus. Oui. Euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup, beaucoup,、euh, beaucoup marqué,、euh, All the Words of Stage, et, et qui m'a permis、euh, vraiment d'apprécier Rush、euh, dans, mon, dans、oui. mon jeune temps.、Mm -hmm. <rires> c'est hier, ça. Oui, exactement.、Euh, juste avant ça, on a entendu、euh, Alice Cooper avec、euh, Billion Dollar Babies, la version spectacle qu'on retrouve sur l'album Theater of Death de 2010. J'ai bien aimé l'album de the Alice Cooper Show, mais il n'était pas parfait. Euh, côté son, c'était pas tout à fait ça.、Mm -hmm. Et il y a aussi le fait qu'on retrouvait quelques ballades <rire> vraiment moches comme I Never Cry et、euh, <rire> You and I. C'est mauvais.、Euh, donc, moi, je préfère de loin、euh, le Bon Theater of Death qui est paru comme ça il y a deux ans. C'était un très bon show aussi. Oui. Oui, oui, oui. Ben, en fait, c'est l'année qu'on les a vus、euh, au Heavy MTL.、Mm -hmm. Et、euh, ça, c'est. Ça, ça reste dans les meilleurs spectacles que j'ai vus dans mes vies,、ah, ça. Alice、euh, Cooper、ouais, au Heavy MTL. Tout le monde est tombé sur le dos. C'était un coup de m a s s Oui, tout à fait. On ne s'attendait pas à ça. Hein? Non, pas Absolument、dire. pas. On s'attendait que Slayer. Même on est... Oui, on, on pensait même à quelque part qu'Alice Cooper a peut-être détonné. Un oui, peu. oui,、ouais. qu'il aurait eu des i r fous. e t Tout, on, tout le monde, c'est ça. Tout le monde pensait que Slayer était pour virer la place à l'envers、ouais, et qu'il ne se passerait plus rien après. après. Puis Slayer, ce n'était pas très bon cette année-là. C'était assez moyen. Ouais, très...、euh, et là, Alice est arrivé, il a jeté tout le monde par terre、ouais. et quand. Quand g a l i s e a terminé, il dit、hey, C'est fini. là. » Après ça, il ne p e u a t pas avoir rien Ah、donc. non, c e s t impossible.、Ouais. C'est quand même bon, Megadeth, mais. Non, il n'y a pas personne qui, qui pouvait suivre Alice après, non, <rire> après non, cette,、ouais. euh, cette leçon, cette leçon, cette <rire> Qui l'a servi、ouais. à tout le monde. <rire>、ouais. Alors, au début du b l o c on a entendu le Grand Funk Railroad avec、euh, Foot Stomping Music c e s t la pièce qui ouvre l'album Caught in the Act de 1975. Vraiment un très, très bon album de rock.、Euh, souvent,、euh, les gens vont citer plutôt le Grand Funk Live, là, celui qui est sorti en. En 1970,、euh, qui est considéré comme un classique du rock, c'est très bon. Euh, sauf que, bon, côté prise de son,、euh, je trouve que c'est complètement raté. Et、euh, à mon avis, Caught in the a c est un album supérieur de Grand Funk Railroad. La, la qualité,、euh, qualité d'enregistrement est quand même bien.、Là. Ah oui, excellente、ouais. pour ce qui est de Caught in the a c ce qui n'est pas le cas de Grand Funk Live.、Là. La prise de son n'est pas bonne pour Grand Funk Live. C'est souvent le cas de plusieurs albums live. Oui, m a i surtout s、euh, au début des années 70, ça s'est amélioré là,、euh, par la suite, mais je dirais que le premier disque vraiment.、Euh, Euh, euh, surprenant et incroyable côté,、euh, en spectacle, là, côté son. C'était Made in Japan de Deep Purple.、Euh, parce que Get Your、ouais. Eyes Out, il, il est bon, mais, mais ouais, est, a, ça, il a, sonne p a pôte, hein, non, donc, a s u t a n t Non, il est très inégal. Le, oui.、Ouais. Ben, écoute, c'est la technologie, c'était les limites de la technologie. Voilà. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons chacun nos、euh, top 25 de nos albums de rock en concert préféré de tous les temps. C'est bien. Et là,、ça. on va y aller avec un choix commun. Ah oui, c e s t un incontournable, inévitable et absolu de Sour a o Mains de Saint. De Saint oui. La discipline, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. La seule à d i f f u i s e r du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! Yeah! yeah. そう。So Zeppelin, un bloc consacré uniquement à cette légende d'information Led Zeppelin. Nous venons d'entendre la pièce des o c e a n En fait, ils sont tous les trois extraits de, du très bon album、euh, live The Song Remains the Same de 1976. Sauf que The Ocean,、euh, on le retrouve seulement sur la version remasterisée ouais,、euh, de, de Song Remains the Same parce qu'initialement,、euh, ça ne faisait pas partie、euh, du, disque, euh, mm -hmm. du disque original, de l'album double original. Tout comme que, Black、euh, Dog. Oui, oui. Mais Black Dog, on l'a retrouvé on dans le film、ouais. on ne retrouvait pas Celebration Day. Film. Par contre, ça coupait de Rock'n'Roll jusqu'à Black Dog.、Euh, Celebration Day, c'est ce qu'on a entendu avant The Ocean, précédé de Rock'n'Roll, qui ouvre cet excellent album qui a Controversé, je dirais.、Euh, c'est pas tout le monde qui aime ce disque de Led Zeppelin parce qu'il y a de longs solos,、euh, oui, ça s'étire mais... par moments, mais moi je trouve ça vraiment bon. Il、oui, faut pas qu oublier que Led Zeppelin est profondément influencé par le blues. Hein, oui, tout à fait. l Et blues, on o u c'était e s l é m e n s l à Et t c é représentatif de ce que Led Zeppelin était. Il、euh, y a un très bon disque aussi, un autre disque en spectacle、euh, de, de Led Zeppelin qui lui、euh, fait plus une unimité、euh, c'est How the West Was Won、ouais. euh, qui, euh, qui est enregistré en 1972. c e s Très, t très, très, très bon, mais je continue à p référer à The s i m i n s t e Simon parce que c'était vraiment une période fantastique pour Led Zeppelin. C'est sorti en 1976, mais c'est enregistré pendant la tournée 1973, alors que Led Zeppelin passait quoi? Je pense que c'était cinq soirs au Madison Square Garden, qui était quelque chose de jamais vu ben, à l'époque.、Ouais. Vous êtes à l'émission Rac c l a s s i q u en e compagnie du Dr. Pendragon, c'est lui.、Ah oui. Et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons comme ça nos, notre, nos top 25 de nos albums de rock en c o n c e r t préférés de tous les temps. Et、euh, dans un moment, on va entendre ce qui est personnellement un de mes. Ah,、oh, c'est dans, dans mes top.、Euh, je vais te le dire, je vais te, te, te le dire, te, je suis non, ici. C'est mon top une... 9. C'est une belle. C'est pas ton 8, moi, je l'ai comme étant dit. Ah, ben non, mais je parlais du Travis Band. Ah,、oui. OK. Mais là, on va y aller avec、euh, quelque chose qu'on a en commun, qui est l'album、ah, okay. du Montréalais Frank Marino avec、euh, le Mahogany Rush.、Mm -hmm. L'album, tout simplement, intitulé Live de 1978. On écoute、euh, tout de suite Talking Bad Feeling. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule, absolument la seule, à diffuser du v r a n Quatre-Rivières. C'est fou. Oh, que oui! I'm y b a g boy. At Trevor's Bin. Boom, boom, out goes the light. Ça, ça vient de son album Go for What You Know. Album un peu méconnu ici au nord des États-Unis, mais dans le sud des États-Unis, c'est un album qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et moi, c'est un album que j'adore vraiment. Il est bon de A à Z. Un album très, très marquant pour moi. Parce que tu vis dans le sud des États-Unis. Oui. Tu vis ça tous les jours <rire> par avion, c'est ça. Oui.、Okay. <rire> Et、euh, juste avant ça, on a entendu、euh, un album、euh, qu'on、euh, qu a en commun là, dans nos、ah、listes,、oui. dans nos top 25. L'album Live de Frank Marino et Mahogany Rush, Paris 1978. Qu'est-ce qu'on a entendu sur cet album, Doctor de Des chansons, voilà, des chansons. <rire> The w o r l d a n t h e m C'est pas une chanson, ça, ça. C'est une, oui, c est c est c est une pièce、ça. instrumentale. C'est ça. Ben, Electric、uh, Reflection of War n'est pas une chanson. Ça doit plus, plus c'est pas une chanson. C'est des effets.、Euh, oui, c'est des e pièce instrumentale. c e s effectivement. Et、uh, Talking About a Feeling. Oui, avec euh, quelques euh, extraits aussi de Who Do You Love? w h Oui, Do o y Love, exactement. C'est vraiment bon. C'était l'album、euh, absolument parfait. t a i rempli de très, très énergique,、euh, très rock.、Euh, tu sais,、euh, lorsque j'ai interviewé Frank Marino il y a plusieurs années de ça, il m'avait mentionné qu'il、euh, avait probablement vendu des millions d'exemplaires de cet album-là, mais qu'il n'avait jamais vu, vu. Une scène. Une scène. Non, c'est vraiment incroyable. Spectacle qui avait été aussi rediffusé à l'époque, il、euh, y a plusieurs années. Ah oui, à b e a u Monde. t o u i o u i manqué, par contre. C'était excellent. C'était à l'époque à Télé-Québec, ça s'appelait L'été Chaud. Oui. C'était, je pense, tous les vendredis soir. Puis il y avait passé le spectacle s s de f r a n k Marino, puis j'avais été、euh, totalement s u b i é Omnibus. Ah, absolument. Oui. Eh bien, c'est très bon, c'était conseillé. L'album Live, tout simplement, de f r a n k Marino,、mm. paru en 1978. La pochette est noire. Ça fait très très classe. Ah,、oui, e t r è s belle. Oui. <rire> vous êtes à l'émission r o c k c l a s s i c en compagnie du Dr. Penragon, c'est lui、oui. et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée,、euh, comme ça, aux, ra aux racines du rock aux racines. <rire> <rire> et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous présentons, comme ça, nos, nos top 25、euh, respectifs de nos albums de rock en concert préféré de tous les temps. <rire> c'est plus rock quand c'est wrestling. Oui. C'est ça. <rire> ouais,、euh, dans un moment, on va entendre. On est obligé d'en couper hein, parce qu'on、ouais, manque de temps.、Hein. On n'entendra pas de Scorpions avec、euh, l'album Tokyo Tapes.、Non. On va entendre, par contre,、euh, Queen avec、euh, Life Killers, hein, un extrait de Life Killers. Et tout de suite, on va y aller avec un album qu'on a en commun, tous les deux, l album de ACDC. If You Want Blood. You've got it. On écoute Riff Raff. Vous êtes à l'antenne de la radio. En plus, c'est à ça de d i f f u s e du vrai rock à t r o i s r i v i è r e C'est fou.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 Fou nous a loué pour Je ne peux pas croire que vous allez passer l'été là-dessus à animer une émission. Je suis le roi du monde! OK, j'ai la feuille de s o u p e u l e Qui avait dit que Mathieu dirait ça en deux minutes? C'est moi, c'est moi. Bravo, François, un point pour toi. Hey! Restez... Peux-tu te dessiner tout nu? Est-ce que j'ai encore le temps de débarquer? i e s où l'iceberg e pendant qu'il est sur la boue, lui? La vie de croisière d'assemblage requis, pour la première fois en 3D. À l'affiche tous les jeudis de l'été, de 13h à 17h. e n rappelle s samedis à midi et les lundis à 15h. r a s s e m b l e z v o qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1.、Oh. You are now i n g to n a y This is from t e s h d t a l b u m t e She Hard Tank album. t e She Hard Tank album. t e She h a r Tank a l b i e of a l i l e bit a l i t e bit of a l i t e bit a l i t of a e t of a i t t l of a l i of a l i of a l i of a l i of a l i of a l i of a l bit o of a of t t e e b e b of a of t t e e b e La Version spectacle, bien sûr, de Now I'm Here. Ça, ça vient de l'album Live Killers,、euh, paré en 1979. C'est vraiment un des meilleurs albums en spectacle de tous les temps, à mon avis. Une vraie merveille. Ça pourrait être mon pour album préféré de tous les temps, mais il y en a d'autres qui arrivent à voir <rire> Tu l'as mis quand même en quatrième position. Oui, il est en quatrième position, mais c'est ça. C est, c est, sur le coup, je me disais,、ah, c'est mon album de. de Rock en spectacle préféré, puis d'un coup j'ai pensé aux autres qu'on va entendre. <rire> dit, non, c'est vrai, j'y aime plus ceux-là. Ok, est-ce qu'il est dans le, le droit? Parce qu'il reste un fait, c'est qu'il y, y a du matériel peut-être un peu plus、euh, discutable là-dessus là là, sur、euh, Life Culture. Qui... Dreamer's Ball, c'était peut-être pas nécessaire. C'est elle... pas une intégralité de qualité de A à Z.、Là. Mais il est quand même bon, fantastique. Ouais, L'énergie qu'il y a là-dessus est t o fait、euh, incroyable. Et en début de cette section, nous avons entendu Alternative Current, Direct Current. Oui, et c'est i c, c i Et la pièce d'ouverture de l'album If You Want Blood, You've Got It, album live de 78. La pièce étant Riff Raft. Oui, ça, c'est un album qu'on a en commun.、Ouais. Euh, moi, je l'ai mis en, en, en, en, en, en là, Tu t l'as mis s en e p i è m e position. Dans un moment, on va entendre.、Euh, bah, oui. Vous êtes à l'émission Rock Classique, n'est-ce pas? Ah, bien, tout à fait. En compagnie de lui. Ça,、ouais. c'est de Dr. p e n d r a g o n Oui. Et de moi-même, Alain Lefebvre. C'est une émission entièrement consacrée, comme ça, aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25、euh, personnels de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. Savais-tu, Alain, je regarde ça froidement là, depuis les, je dirais, les quatre dernières émissions auxquelles j'ai collaboré. C'est pas mal du tout des top 25 de ce qu'on aime. Oui, bien, c'est ça. On, on s'amuse avec、ouais. ça cet été. C'est plus léger. Ouais, effectivement, plus, c est, c est... Oui, effectivement,、oui, c'est、oui. Mais tu sais, les, les listes, en général, c'est très apprécié. D'ailleurs, on regarde d e s magazines, les magazines、ah, ben, spécialisés. On,、euh, on est curieux de savoir qu ce qui va être le, ouais, tiens, le listing. Puis, ouais, le magazine Classic Rock elle, elle se spécialise là-dedans, mais y a tous les magazines.、Ouais. Mm -hmm. C'est normal, ça s intéresse des gens. Et puis,、euh, des fois, ça permet de découvrir des choses que, auxquelles on, on aurait peut-être passé à côté. C'est le but. Oui. Là, dans un moment, on va entendre un album qu'on. Est-ce qu'on a en commun celui-là、euh, No Sleep Till h a m m e r s m i t h The Motorhead.、Oh, Bien supposé, oui. Oui. Donc,、euh, ça, c'est.、Euh, personnellement, c'est ma septième position. Mais avant ça, on va entendre、euh, un groupe qui a l'immense bonheur. d Avoir à sa tête. Ce n'est pas, pas le leader du groupe, mais、euh, c'est le frontman. Qu'on n'a pas et, en commun. Et, et qui, est... non, <rire> définitivement pas.、Euh, frontman, c'est un des meilleurs f r o n t m a n au monde. C'est Bruce Dickinson et a a r o n Maiden. On écoute tout de suite un、euh, classique tiré de l'album、euh, Live After Death. Hey s u z e vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des médiums, la seule à diffuser du vrai rock et du m é t a l à t o i r e hiver. C'est fou. 89.FM. i n f e you、we'll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 La meilleure maison de thé est à Trois-Rivières. a r Deville nous offre plus de 150 sortes de thé et roybos, en plus de nos huiles d'olive et balsamiques, des épices et le meilleur chocolat au monde. Venez étudier ou prendre le thé à a r Deville, au 1530 rue Notre-Dame, Centre-Ville, Trois-Rivières. Notre é Trois mission pour vous, avec vous.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 C'est fou, 89 ans. a t r e v i n g t n e u f u n C'est u s l un slow, un slow, un s l C'est un peu c a p i c o Warhead et la pièce de Capricorn que l'on retrouve sur,、euh, je dirais honnêtement, une, ça doit être dans les trois premières positions de mes choix. Je ne l'ai pas établi officiellement. Là, non. Tu vas mais... faire ça en fin de semaine?、Oh, je vais faire ça tout à l'heure. En retournant, en conduisant, je vais faire ça. <rire> no Sleep Taylor <rire>、no、Smith qui est paru en 1981. C'est un excellent album live. De Motorhead, et puis, qui plus est, qui a une très bonne production. Fait、oh oui, tous les éléments、absolument. sont là, là, Tu sais que cet album-là, à l'époque, quand c'est sorti, c'était très extrême, hein. Ben oui. C'était, il、euh, y avait rien de plus、euh, élevé que ça. Il、ouais. y avait rien de plus métal, là, sur Terre. Moi-même, je me rappelle avoir été comme un peu surpris de dire, hé,、hey, c'est vraiment puissant.、Oh、oui, absolument. Et malgré ça, ça s'était retrouvé directement au numéro un. Du palmarès britannique, du palmarès des ventes. Des、ah, ventes? Oui. Ah oui? C'est vraiment incroyable. Ben, ça prouve quelque chose. Bien, Que les Andés sont très ouverts à、oh, tout, ce qui, ouais. euh, tout ce qui est très extrême et、euh, vraiment métal. Ça, ça prouve qu'ils ont compris avant nous, un n o r d a m é r i c a i n que c e s t un excellent <rire> album. <rire> Je ne pense pas qu'il soit jamais arrivé dans les palmarès.、Euh, ça me fait plaisir. Non, non, non. non、euh, j pense, j pense à, à part celui-ci d'aujourd'hui. Ah,、oh, ben, oui, ben oui. Moi, personnellement, c'est mon,、euh, mon numéro 6,、euh, No Sleep to Hammersmith, de mon temps. oui, je pensais que tu l'aurais mis plus haut que ça. Ben, c'est parce que regarde, les、ouais, autres, là, a v n là, c'est comme.、Hmm. Ouais, c'est sûr que. Ben, écoute,、euh... ouais, encore là. C'est vrai que les choix ne sont pas faciles à faire. Hum、mm -hmm. C'est que... parce que les autres sont assez puissants. Euh, juste avant ça, on a entendu Iron Maiden avec Ace's Eye. Ça, ça vient de l'album Live After Death de 1985. C'est le premier album en spectacle complet d'Iron Maiden. Ils en ont plusieurs. Ils sont, sont pas mal tous bons.、Euh, il n'y en a pas vraiment de mauvais.、Euh, mais c'est peut-être celui-là qui a é t é le plus marquant, Live After Death,、euh, et qui établit、euh, vraiment les, les routines en spectacle de, de Maiden avec des Scream For Me, Long Beach, etc.、Mm -hmm. euh, chose q u i l c o n t i n u e à faire de nos jours, évidemment. C'est sa marque de commerce un peu. Je ne pourrais pas en témoigner. Non, on ne les a jamais vus en spectacle. C'est surprenant parce que tu es un amateur de métal, mais tu n'aimes pas Iron Maiden. Mais je suis le seul. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis sur le seul sur la planète c o m m e le métal q u je n'a jamais vu Iron Maiden. <rire> tu es, es le seul qui ne leur a jamais pardonné d'avoir、euh, shifté leur euh, chanteur euh, original. Euh, euh, non, ça, je leur pardonne、Diana. parce que ce n'était pas quelqu'un de très, très fiable.、Ouais. Euh, ce que je ne leur pardonne pas, c'est d'avoir pris une pause c o n c e r t Ça, t a i m e s pas sa voix, tu sais. C'est pas musicalement normal.、Mm -hmm. Tu sais, en tant que tel, c'est vraiment la voix de Bruce Dickinson qui, après, je dirais, un certain temps d'écoute, et je le calcule ici en minutes, ça me tape un petit peu Mais ça, c'est subjectif.、Oh、oui, c'est subjectif、euh, parce que je peux te dire que、euh, j ai v u une d i z a i n e de fois,、euh, Aaron Miller, en spectacle, et c'est un des meilleurs frontmen sur Terre là, que j'ai eu à ce m o m e n t l J'en doute pas. Et sa t a b l e doit être e x c e l l e n t aussi.、Mm. Ah oui, absolument. Ben、bon. oui. Mais on l'a dit, c'est subjectif.、Voilà. Donc, ça fait partie de mon top 25 à moi et c'est à la、um, quelle position? Euh, euh, 15e position. Vous、oui. avez l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. p e n d Dragon et de moi-même, Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous dévoilons comme ça à chacun nos top 25 de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. Et là, on en arrive dans les positions. Ça commence à être assez haut, là. On en arrive, dans mon cas, à ma deuxième et troisième position. Albums, est-ce qu'on les a en commun? Ben oui, on les a en commun tous les deux. Donc, dans un moment, on va entendre Deep Purple, mais tout de suite, on y va avec quoi, cher docteur? Judas p r i e s t c'est une excellente version de Victim of Changes, tiré e de Honda Shin de Heast. Judas p r e e z e Judas Breeze! v o u s ê t e s sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a s la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! 89.FM. s t o u a s entendu parler de m a d e mais tu sais plus où elle rendue? h bien, elle tatoue maintenant dans son studio privé à Champlain. Tu peux la rejoindre au 819-295-5124 ou au w w w m m o d e t a t o u z c o m Sinon, tu la trouves sur Facebook m a r i e m a d e Légaré. Comme ça, tu es sûr d'avoir un tatou à ta hauteur.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 Vous、oh. mmh. avez-tu reconnu? Ben Oui! Parce que c'est、euh, un choix qu'on a en commun, l'album Made in Japan de 1972. Moi, c'est、euh, ma position numéro 2 sur mon top 25、euh, oui. des, des, des meilleurs albums de rock en concert de tous les temps. C'était la pièce Strange Pardon? Strange Kind of Woman. Oui, excellent. L'album au complet, moi, je trouve que c'est le premier grand album de rock là, irréprochable.、Euh, Au niveau de la, de la production, de la prise de son et de la performance, c'est vraiment fantastique. Mais tu sais, j'en ai des dizaines et des dizaines hein, des albums en spectacle de Deep Purple. Ils sont tous bons.、Mm -hmm. euh, mais celui-là, il y a plus marquant. Chose,、oui. ouais, c e s a u p a r a v a n t nous avions Judas Priest, la pièce Victim of Changes, qui est tirée de Unleashed in the East. Que t u Oui,、ouais, c'est ça、euh, aussi, c'est、oui, ma troisième position. Oui,、ouais. c'est ma troisième position. Ça aussi, c'est un album absolument parfait.、Euh, Album de métal、euh, fantastique.、Euh, il、ouais, y a une、excellent. énergie incroyable. Tu sais, il <rire>、euh, a été, e、euh, n partie refait en studio, mais、ouais. c'est pas grave, ça. Non, non, non. non. C'est pas grave. L'énergie là, là. Exactement.、Oh, ouais, absolument.、Ouais. Euh, c'est vraiment fantastique. On doit posséder. Si vous êtes un amateur de métal, il faut absolument posséder cet album de Judas p Ries. t Et à la pas rigueur, être in... possédé par cet album. C est... C est... Il y a deux albums de m é s temps qui font partie de mon top 25. J'aurais aimé en passer des extraits. Malheureusement, on manque de temps. Ces deux albums,、eh、bien, il s'agit de In Live Concert at the Royal Albert Hall de o p e t h qui、mm -hmm. est paru en 2010, qui est vraiment fantastique. Et、uh, The Classical Conspiracy de Epeka, qui lui est sorti en 2009. C'est dommage, on n'entendra pas ces pièces. Mais je vais les faire jouer la semaine prochaine, probablement.、Mm -hmm. euh, ben, je vais faire jouer deux extraits. Pas les albums au complet, bien sûr. Bien, voyons, on l'avait compris. Oui, parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser,、euh, si vous écoutez l'émission en direct、euh, ce vendredi 27 juillet, eh bien, Slash est à l'Olympia de Montréal. Si vous êtes un amateur de rock progressif au、euh, secours, je dirais, eh bien, Saga est au Corona le jeudi 9 août. Samedi, dimanche 11 et 12 août, bien sûr, aura lieu le Heavy MTL au parc、euh, Jean-Drapeau. Euh, pour les amateurs de métal un peu plus underground, Into Eternity, Single Bullet Theory et trois autres groupes seront au Petit Campus le jeudi 16 août. Ça, c'est une présentation de BCI. The Cult seront m é t r o p o l i s le samedi 1er septembre. Autre présentation de BCI très intéressante Creator et Accept seront m é t r o p o l i s avec Swallow the Sun le lundi 10 septembre. Dimanche 16 septembre, Peter Gabriel sera au Colisée Pepsi. Une autre présentation de BCI, Nightwish et Camelot, de deux d e groupes que tu adores. Ils seront <rire> au s e p s u m le mercredi 19、euh, septembre. Et、euh, tu sais,、euh, euh, Surtout a i s c'est s Nightwish, c'est un groupe qui est、euh, vraiment vénéré par beaucoup beaucoup, beaucoup de gens. Et、euh, Je suis sûr que ça va attirer plein, plein, plein, plein de monde. Je suis bouche-bée. <rire> Peut-être que tu seras plus intéressé par、euh, le David Tanchin,、euh, Ben. Euh, Avec Catatonia, p a r a d i s e l o s t et Stolen Babies qui seront au Café Campus le jeudi 20 septembre, toujours présentation de BCI. Ce qui est sûr, c'est que tu vas être au Club Soda le dimanche 30 septembre pour Morbid Angel,、oui. Dark Funeral et Grave.、Mm -hmm. Le même soir qu'à Québec, au Capitole, Anthrax, Testament et、euh, Death Angel seront là.、Euh, ils seront par la suite au m é t r o p o l i s le mardi 2 octobre. Euh, chose qui, qui devrait t'intéresser en tant que fan de Gentle Giant,、euh, Three Friends seront au Palais Montcalm de Québec, bien sûr. Ça, c'est le vendredi 5 octobre. Et、euh, le dimanche,、euh, le 7, ils seront à l'Outremont. C'est bon, ça, Three Friends. C'est un groupe hommage, hommage、ouais. à, à Gentle Giant, mais、euh, un hommage sérieux, puisque Gary Green, le guitariste, c'est le guitariste original de,、ah, de Gentle oui, Giant. Vrai, ben, oui? Oui?、Mmh. Oui, oui, oui. Donc, c'est assez intéressant là, pour.、Euh, Euh, Celui qui voudrait e n expérimenter en、mm -hmm. spectacle、euh, Gentle Giant. C'est la u l e façon de le faire, d'ailleurs. <rire> oui, tout à fait,、euh, parce que je ne pense pas qu'on ne va jamais revoir、Mais、Gentle Giant. Écoute,、euh, Gary Green l'avait dit,、euh, je l'avais interviewé il y a quelques années.、Ouais. Euh, si on voulait. Repartir Gentle Giant,、euh, le groupe sera obligé, les musiciens seront obligés de pratiquer pendant des mois et des mois. Et ce n'est pas nécessairement、euh, tous les musiciens du groupe qui en auraient、euh, envie. Oui, peut-être même le loisir.、Mm -hmm. euh, au Jésus, le jeudi 11 octobre, toujours pour les amateurs d o r é e progressif, Renaissance、euh, présente deux albums classiques, soit Turn of the Card et Cher Azad. Donc, ça va être intéressant pour les amateurs d de o r é e progressif des années 70. Il y a Asia. Qui seront Corona le vendredi 12 octobre, le jeudi 18 octobre. Rush sera au centre belge. J'adore le dernier Rush, hein, je l'écoute à tout. Mais là, là t'es rendu que tu l'adores. Oui, oui,、okay. oui. oui.、Mmh. Ben, sur, sur le coup, c'est pas facile. Plus ouais, mais mais C'est pas facile de commenter un disque comme ça à froid. Hein. On、ouais. le reçoit le mardi,、ouais, l'émission c'est le vendredi, on a tout le temps d'aller écouter. C'est ça. Fois, ça.、Euh, mais j'avais e d quand même d o n n e r une bonne critique, mais、euh, j e v a i s d o n n e r un 8 sur 10, mais là j'ai、euh, augmenté ça à 9,5. Ah oui, à ce p o i n t Oui, c'est vraiment très bon.、Euh, Black l a b e l Society seront m é t r o p o l i s le samedi 10 octobre. Epica, h e l s t o r m et trois autres groupes seront au Metropolis le m a r d i Ah oui, ça c'est sûr. Je manque jamais. Epica en spectacle.、Euh, Rush, oui, seront au Centre Belle.、Euh, au Centre Belle, non, non, ça je viens de le nommer.、Euh, Journey, Pat Benatta et Loverboy seront au Centre Belle le 5 novembre. e <rire> t、euh, euh, oh. Oui, a C'est du t é l é o r t s Tout à fait.、Euh, je pense pas que t es un fan de ces trois groupes-là, moi non plus. Je suis pas obligé de répondre. Par、non. contre, t es un fan d'un groupe qui va être là.、Euh, Euh, le, le, 30, non, le 20 novembre、ouais. de haut au centre c e n t r e b e l l C'est mon g r o s p e rock préféré, mon cher. Ah oui, c'est ton proc... g r o s p e rock préféré.、Oui. Ouais. Ah ben, oui. On u i Eh b on va les voir le, le, oui, 20, mon ami. le 20 novembre. ami. Ça, c'est un mardi. Les billets sont en vente à partir de demain、euh, samedi pas, à midi. C'était pas aujourd'hui? Non, c'est demain. Ah, je, Oui, je, demain samedi.、Okay, c'est possible. J'avais vu que c'était le 27 sur le set officiel. Mais... Non, non, c'est demain. Et、euh, okay. ceux qui.、Euh, ceux qui euh, Euh, veulent, euh, euh, ceux qui écoutent le, la rediffusion, eh bien,、euh, dépêchez-vous parce que, ben, je sais pas, s'il va y avoir tant de monde que ça. La dernière fois que les o u sont venus à Montréal, les o u ont jamais été très populaires à Montréal. Non, oui, oui. ils ont déjà dû annuler un spectacle oui, oui. au début、oui. des années 90. Imaginellement,、bon, les... on va être q u a t r e Bon, c'est déjà quand même、hein. Ils pourront jouer pour nous quatre. Non, je n ai aucune idée si les b i l l e t s vont disparaître rapidement. Chose certaine, c'est ce qu'il faut, faut se dire.、Hein. Si、euh, les auditeurs、euh, sont amateurs de,、euh, des Who, bien, ils ne reviendront plus.、Là. Ah non, ça, c'est sûr. Ça fait que c'est one last chance. Ah oui, ça, c'est bien sûr. Et ils présentent Cordofenia, qui est mon album préféré des、mmh. Who en passant. J'ai vu ce spectacle-là.、Euh, Il y a une quinzaine d'années.、Mm -hmm. euh, et ça reste un des, des cinq meilleurs spectacles que j'ai e u dans ma vie, les Who,、ouais. uh, q u a l o Fenia. Est-ce qu'ils sont encore en forme? Ça, je ne sais pas. Je ne p e s l u t e r Finalement, euh, Neil Young sera à son tour au c e n t r e b e l l mais trois jours plus tard, donc le vendredi 23 novembre. Et ça, les billets sont en vente depuis un petit bout de temps. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie du Dr. Pendragon. C'est lui et de moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, nous vous dévoilons nos top 25 de nos albums de rock en concert préférés de tous les temps. Et là, tu vas y aller avec deux de tes sélections du métal. Oui, du métal. Allons écouter v o i v o d mais tout de suite, Slayer et la pièce Die b y t h e Sword tirée de Live o n d e a d v o u s ê t e s à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomones, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.FM. <laughs> hey, uh, c e Blackie de o y b o d e Uh, y o u r e l i s t e n n i g to s a y fou! Avant,、ah、c'est pas celle-là. C'est pas, pas celle-là, mais dans, dans, sur l'album, après une oh, touche、oh, sur、oui. laquelle il dit On l a、oh, oui. e <rire> u C'était Voivod à la pièce Voivod. o、oui. Qui ouvre l'album Warriors of Ice, album live、euh, qui, était, euh, qui est sorti qui en 2011. Et sur lequel on retrouve le t r é f é v i e n s Daniel Mongrain. C'est un dernier、euh, mot de la bouche.、Ah, virtuose. Tout à fait. Absolument. Absolument. Daniel Chewy Mongrain.、Mm -hmm. Comme étant son nom、euh, officiel. Là, son surnom. Son surnom dans, dans Voivod. o Juste auparavant, nous avions、euh, un album qui date déjà de quelques décennies. Slayer, la pièce、euh, Die by the Sword, qu'on e l on retrouve sur Live o n d e a d qui est. C'est un mini-album.、Euh, c'est un mini-album, effectivement, spectacle, qui est quand même pas,、euh, je dirais. La prise de son n'est pas terrible. Non, mais c'est acceptable.、Oui. C'est quand même acceptable、mm -hmm. comparativement à bien des, des albums live qui, parfois, surtout dans le métal, là, de cette époque-là, n'étaient pas très g é n i a u x Non, non. Non, c'est fort correct. Là,、oh, pour, ouais. euh, Un album,、uh, The Thrash,、euh, du milieu des années、euh, 80. Pis surtout qu'à l'époque, c'était quand même une musique assez excessive, là.、Mm -hmm. Que les prises de son ne devaient pas être.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 là-dessus, je pense qu'on est. Ce sont des choix qui sont autant de ta part que de la mienne, mais je pense qu'on est pas mal en top one. Oui, tout à fait. Il s'agit de la même formation, mais de deux albums différents. Il s'agit de Kiss! <rire> Toi, t'as choisi Alive 2. <rire> oui, oui, j'ai choisi u Live 2 parce que t avais choisi u Live 1. <rire> oui, bien, en fait, moi, j'ai choisi u Live 1 parce que j'aime beaucoup u Live 2, mais u、euh, Live 2, il y a un côté la,、euh, en studio.、Ouais. La quatrième phase du v é n y l e est en studio. Puis, c e s t pas vraiment des. Des pièces extraordinaires de Kiss. Il、oui. y a une mauvaise reprise de Anyway You Wanted du Day f l a r f i v e Larger Than l i f e c'est pas terrible. Il、euh, y, y a Rocket、mal. Ride de, de Ace qui est très bonne et il、euh, y a All American Man qui est correct.、Là. Ça donne mal parce qu'une de ces pièces-là, j l'ai choisie. <rire> pas du tout! Parce que toi, tu veux nous proposer quoi, entre autres?、Euh, ben, on va entendre une、euh, immense classique. Je ne fais jamais jouer ça avec classique. Jamais, jamais, jamais. Mais là, on va faire、euh, tourner la, la version en spectacle de Rock and Roll All Night. Mm-hm. Mais, s u i v i de Let Me Go Rock'n'Roll qui termine très bien.、Euh. Tout à fait. En fait, c'est une excellente façon de terminer cette émission en pure beauté. Avec Kiss, tant qu'à moi, j'ai choisi sur Alive 2, Calling Dr. Love. Vous êtes à l'antenne de la radio u c en p l u s la station des Mélamanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.FM. Yeah. J'adore ça! Bye bye! À la fin, là! Mais on ne <rire> voudrait pas que ça se termine. Non, ce qu'on vient d'entendre, c'est les deux pièces qui, qui clôturent l'album Alive, immense classique de 1975, Let Me Go Rock'n'Roll a d et Rock'n'Roll a d All Night. Et、euh, ça, c'est mon album en spectacle de rock préféré de tous les temps. C'est mon numéro un. Et toi, c'est Alive 2. Mais ce n'est pas mon numéro un, Alive、non? 2. Moi aussi, c'est Alive, mon numéro un. Ah oui! Oui! Ah! Oui!、Oh, oui. J'aime bien、ah. Live Too aussi. OK. Mais ça.、Oui. okay. Et d'ailleurs, sur Live Too,、eh、moi, ce que j'avais retiré, c'était Calling Dr. Love. Oui, c'est bon, ça. Les b a c k b o c a l s sont excellents.、Oui. Euh, L'album au complet est excellent. D'ailleurs, on va en entendre un dernier morceau tout à l'heure.、Euh, parce que l'émission s'achève,、euh, c'est déjà tout pour, pour nous.、Mm -hmm. euh, en terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami, le Dr. Pendragon. b e n écoute, c'est un plaisir est pour moi, mais il faudrait que je veux juste éclaircir un point avec toi, si tu me permets. Dans l'annonce que tu as fait, c'est fou pour l'émission d'aujourd'hui. Bon,、oui. un immense plaisir de recevoir encore une fois son ami Dr. Est-ce qu'il faudrait interpréter encore une fois par encore une fois <rire> Non, c'est que j'ai cette chance de te recevoir、oh! encore une fois. Quel, quel politicien, tu fais. <rire>、hey, C'était un grand plaisir d'aller encore pour moi aussi. Mais tu reviendras la semaine prochaine. Mais. Tu te t'enjambes. Peut-être. Tu décideras ça cette semaine. Euh, donc. Euh... Oui,、euh, on, on va mettre sur, euh, online, euh, sur le site d e r e c Classic、euh, mm -hmm. dans les prochains jours、euh, ces listes des 25、euh, meilleurs albums、euh, en concert、euh, de tous、mm -hmm. les temps. Par, ben, le mien et、euh, cette liste,、euh, la mienne et la tienne.、Ben、écoute,、euh, il est possible même que j'en fasse une.、Hein? Oui. Mais、oui. oui. quoi que je regarde honnêtement, c'est sensiblement la même chose que toi. Peut-être pas dans le même ordre, mais les, ben, c les titres c o n t différents. Pas grave. Pas de problème avec ça. D'accord. Oh, je voudrais remercier aussi、euh, mon autre ami, hein, Simon Fitzbé, l'historien de c e s Fou, pour、euh, les éphémérides du rock.、Euh, et je vous rappelle que Simon、euh, anime en direct、euh, l'émission、euh, Album Classique. Ça, c'est juste avant la mienne, les、euh, vendredis en direct à 10h. Et、euh, un genre de bleu、euh, les lundis à 20h.、Mm -hmm. Dans un moment, ça va être la reprise C'est pas Cancun avec Maxime t a n g u a y et Pascal Cholette-Janson. La semaine prochaine, a Rock Classique,、euh, je vais vous présenter entre autres une nouveauté、euh, l'album、euh, en concert, les Rolling Stones、euh, Live de Checkerboard Lounge de 1981. Est-ce qu'il va un jour faire partie de, mes, de mon top 25? Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore écouté. Je vais l'écouter cette semaine. Ah, ah, ah. À je vais voir ça.、Euh, je vais vous présenter aussi une face complète de non pas un, mais deux albums venus classiques. Je devais je vais faire ça cette semaine, mais alors, écoute, les aborts l en spectacle ont pris tout le temps. Euh, ces deux albums, il y en a un qui est paru il y a 40 ans, c'est The Snyder de T-Rex. Et le deuxième, il est paru il y a 30 ans, c'est le premier disque homonyme de Coney Hatch.、Euh, je vais vous présenter un groupe aussi、euh, sud-africain très obscur des années 70 du nom de Sock. Et évidemment, mon ami Simon Filsbee sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. Peut-être que le Dr. Prendragon sera là. C'est donc un rendez-vous.、Euh, on vous laisse avec une dernière pièce de Alive Too, pièce tout à fait、euh, appropriée.